a e l h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 Aujourd'hui, je vous présente la deuxième partie de mon spécial qui porte entièrement sur l'année 1971, excellente année au niveau de la musique. Au menu, on va entendre des artistes, des groupes qui ont sorti des albums cette année-là, comme April Wine, p a g l i e r o Uriah Hee, Blood, Sweat and Tears, Blood Rock, Cactus, Free, King Crimson, Emerson, Nick Palmer, Van de Graaf Generator, Pink Floyd, Gong, Gentle Giant, Alice Cooper et Caravan. À travers tout ça, je vais vous parler d'un groupe australien très obscur qui a enregistré un seul album homonyme en 1971, Fanny Adams. Et je vais vous faire tourner une face entière d'un v é n é l e classique paru aussi en 1971, l'album Street Corner Talking de Savoy Brown. Donc,、euh, dans la première heure, évidemment, mon ami Simon f i t z b e l'historien de Cifou, va se joindre à nous.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 Et ACDC avec une pièce très emblématique de cet homme qui a changé l'histoire du rock. It's a long way to the top if you want to rock and roll. C'est tiré de la version américaine, nord-américaine, du premier album de ACDC High Voltage de 1976.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 Qu'est-ce qui s'est passé dans l'histoire du rock du 21 au 27 février? Une bonne semaine assez intéressante et on débute le 21 février 1922 avec la naissance de Murray de Kate Kaufman, animateur radio, surnommé le c i i n q u è m e Beatles aux États-Unis, puisqu'il a beaucoup aidé à faire connaître le groupe donc, lors de sa première、ouais. tournée. C'est d'ailleurs lui, un des premiers à avoir fait jouer les Beatles. Oui, et aussi avoir eu l'idée de faire un décompte comme ça pour l'arrivée des Beatles. Exact. Donc, Euh, l'avion qui、euh, partait de Londres, faisait un décompte,、là. genre il reste deux heures avant que les Beatles arrivent en Amérique, etc. Il a créé l'événement. Oui, exact. Le 21 février 1958, la toute première Flying V l e Gibson sort de l'usine. o、ouais. u i très très très belle guitare. Ah,、oh, très bel objet. Très bel objet. Et、euh, 1958, c'était quand même assez、euh, audacieux comme.、Ouais. Euh, comme euh... Euh, design,、euh, tu sais, la première fois que j'ai vu,、euh, ah, du moins la plus vieille apparition que j'ai vu e d'une flying V,、euh, c'est dans un film de James Bond. Le premier James Bond,、ah, oui. Dr. o c t No. À、oui. un moment donné, on voit un orchestre,、euh, je ne sais pas si c'était un orchestre cubain ou quelque chose comme ça,、euh, et un des musiciens a une flying V.、Ah, et ça, ça ce film-là, c'est 1962. Oui, donc、euh, quand même euh, assez, euh, assez intéressant comme, comme、euh, utilisation de l'instrument.、Oui, tout à fait. Euh, ben, euh, je sais que la flame m V i e pouvait être、euh, donc, aimée aussi par les, les musiciens plus classiques parce qu'elle permet, lorsqu'on est assis, de jouer vraiment comme、oui. si on jouait de la guitare classique. Ça fonctionne quand même assez bien. Et c'est une guitare qui est devenue emblématique pour,、euh, entre autres, Jimi Hendrix,、ouais. euh, Metallica, Les Kings、euh, Michael, aussi ont Michael Schenker. oui.、Euh, Michael Schenker est vraiment associé à, À l'image de Flying. Oui. oui, et、euh, franchement, un beau,、euh, une très très belle guitare.、Mm -hmm. euh, le 21 février 1970, l'album Bridge Over Troubled Water de Simon Garfinkel entre au palmarès britannique à la première place, position que l'album va occuper pendant les 12 prochaines semaines.、Ouais. Encore là, un très grand album à la part d'un grand duo、euh, d'histoire e l de la musique. Et,、euh, et un peu mal vieilli, va. Un peu mal vieilli, ouais, je c r i Je l'ai réécouté、euh, l'été dernier. Euh, Il y a des trucs que je trouve vraiment assez d i f f i c i l e d entendre. Oui.、Ouais, comme Sicilia, c i、euh, bon, et... c i l i a El Condor Passa, c'est Quétain. <rire> c'est c e s t s y l v i a qui était une reprise, en fait, des,、euh, des Isley Brothers,、mm -hmm. à moins que je me trompe, et,、euh, donc, qui, oui, effectivement, ouais, a quand même évolué. o u i s la p r o u c t i o n là-dedans est assez pénible. Exact. Un peu comme les albums de Paul Simon dans les années 80.、Euh, qui, ouais, c'est ça, ça, ça, ça, vieille image. Ouais. Mais, ouais. par contre, il y a, bien sûr, les pièces Bridge Over, Trouble、ouais. Waters, et、euh, aussi The Boxer, qui、mm -hmm. sont des, des,、mm -hmm. des grands, grands, grands classiques de la musique. La même journée, le 21 février 1970, 15 semaines après sa sortie, le deuxième album homonyme de Led Zeppelin est sur le point d'atteindre les 2 millions、euh, de chiffres de vente. s Oui,、ouais. si、et ça,、euh... c'est un album qui a très bien vieilli. Et depuis ce temps-là, je suppose qu'il a au moins...、Euh, au moins.、Euh... Décupler、oui. ce, ce, ce chiffre facilement, facilement. C'est、oui. vraiment un album génial. Le, le second de Dead Zeppelin,、mm -hmm. qui selon moi est le, un des, des, des plus rock、euh, oui. vraiment, qui, qui a surpassé le premier, quant à m o Oui, c'est plus rock.、Oui. Euh, avec entre autres Mobédic qui se retrouve là-dessus. Ça en fait,、euh, je dirais que c'est leur plus,、euh, plus heavy metal. Oui, c'est、oui. ça, exactement. C'est ce, ce que je voulais dire. Le 21 février 1977, Fleetwood Mac lance Rumors, album qui allait se hisser、euh, au sommet de tous les palmarès,、ouais. remporter plusieurs prix、euh, mm -hmm. et également、euh, battre d e s records de vente、euh, dans les années 70 avec plus de 15 millions d'albums、ouais, vendus en、hein? même pas un an. C'est、ouais. assez、euh, impressionnant. Oui, c'est avec、euh, Frampton Comes Alive,、euh, Rumors et、euh, aussi, il faut mentionner Saturday Night、euh, ouais. Fever.、Ouais, ouais. euh, C'était dans les, les plus gros vendeurs、euh, des années 70. Tout le monde a une copie de ça chez, chez eux. C'est、ouais. vraiment incroyable. C'est les、mm -hmm. disques les moins chers dans les magasins e、mm -hmm. disques usagés. En 1980, après une soirée bien arrosée, Bond Scott, le chanteur des CDC, s'endort dans la voiture d'un ami. Pendant la nuit, il s'est étouffé avec son vomi et est décédé donc, suite à une asphyxie, malheureusement.、Ouais. C'est vraiment dommage. C'est pas très chic comme,、euh, comme fin, mais je te dirais que dans le cas de. de, de D'un chanteur de groupe de rock, c'est quasiment des causes naturelles. Oui,、là. exactement. <rire> et Manscott était reconnu vraiment pour、euh, donc avoir des, des habitudes de vie vraiment discutables au niveau de l'alcool, consommation de drogue. c'était Oui, en fait, un grand il aimait beaucoup, beaucoup, beaucoup, beaucoup l'alcool et、ouais. beaucoup, beaucoup, beaucoup les femmes. Ah, c'est incroyable.、Mm. En 1982, la journée de son anniversaire, Murray de Kay décède. Donc,、euh, il avait 60 ans et c'est une crise cardiaque qui.、Ah, c'est、euh, bizarre, hein? Oui, franchement, la, la, la même journée que son anniversaire. Il décède le même jour qu'il est, qu est né 60 ans plus t ô t Exactement. Euh, et finalement. Mais 2000, tu sais, je r m a r il était quand même assez âgé quand les Beatles sont arrivés、quand、en Inde du Nord. Oui, il y avait、euh, du flair. Il était dans le milieu de la quarantaine,、oui. mais il avait le cœur jeune, on peut dire ça.、Ah、comme oui, ça, tout à fait. Parce que、euh, quand même, Il a aidé、euh, à, à populariser un groupe qui était beaucoup plus jeune,、oui. euh, qui n'était pas du tout dans son public cible aussi, j'imagine.、Oui, il s'est、oui. peut-être recréé un public grâce à ça. Tout à fait. Et si on calcule que les débuts du rock'n'roll, s e s t vers 54-55. Encore là, il était dans la trentaine avancée、oui. quand le rock'n'roll est apparu, donc、euh, c'était、euh, un monsieur vraiment、euh, très très, très ouvert. Oui, exactement. m i s en、On、avance, s t i m o r t a n t Oui, parce que le rock'n'roll n'a pas vraiment été très très populaire chez les gens qui avaient au-dessus de 30 ans à l'époque. Non, il a i t carrément、commencé. détesté. Oui,、oh, oui, Même,、vraiment. je dirais, en haut des gens de 21 ans,、oui. c'était carrément détesté. C'est vrai. Les、vraiment. gens étaient fermés à ça. Ah,、euh, mmh. quand même assez. On essayait même de passer des lois pour interdire la r e q u ê t Oui, donc, oui. Les, les, les gens étaient très conformistes, étaient fermés à, à ce nouveau son-là. c e s t u n e musique e x i s Donc, lui, était vraiment,、euh, il était vraiment. Il était marginal.、Ouais. Il sortait、ah, oui, il a h oui, vraiment. Il a v a i des premiers、euh, donc, à sortir du lot. En 2004, cette fois-ci, toujours le 21 février, on、euh, marque le décès de Les Gray, chanteur du groupe Mud. Il a été terrassé d'une crise cardiaque à l'âge de 58 ans. Donc,、mm -hmm. c e s t ses habitudes de vie, et lui également, qui,、euh, malheureusement, a été la source de son décès.、Ouais. Mud, qui est un groupe de g l a m absolument inconnu ici en Amérique、ouais. du Nord,、euh, connu uniquement en, en Angleterre,、euh, qui ont eu un peu de succès comme ça, là, au milieu des années 70. Exactement. par la Ce qui nous amène,、euh, à la journée du mardi, la journée du 28 février. Exactement. 22 février,、euh, donc, 1963, afin de libérer la mise sur pied de leur con, afin de plutôt célébrer plutôt la mise sur pied de leur compagnie, North a n Song, ainsi que,、euh, la première semaine au numéro un de Please Please Me. Brian Epstein invite les Beatles à souper.、Euh, c'était, u n gros événement. Donc, les Beatles devenaient vraiment quelqu'un, u n grand groupe en Angleterre grâce à、mm -hmm. ça.、Euh, North a n Song qui a été mis sur pied pour Protéger les intérêts des Beatles parce qu'on savait qu'à l'époque, il y avait beaucoup de groupes qui écrivaient des pièces et qui,、euh, franchement, se t a i s a i e n t voler la semaine d'après et il、ouais. n'y avait aucun droit、euh, dessus. Donc,、euh, c'est une bonne initiative de la part du Sauf groupe. Sauf qu'ils ont perdu beaucoup de parts de, de, de, de propriété ouais, dans, dans la compagnie, malheureusement. C'est vraiment dommage. Ce qui fait que Michael Jackson était rendu qu'il y avait plus、mmh. de, de parts sur des chansons des Beatles que Paul McCartney. Oui. Et c'est suite à des, d u o n c une initiative. Il avait demandé des conseils à Paul McCartney par rapport à comment investir son argent. <rire> il lui avait dit, q u i l d e v r a i t investir dans、euh, les, les catalogues d'artistes. C'est quelque chose qui est vraiment payant. Ce que, ce que lui avait、artistes. fait、euh, dans、exact. les années 70.、Ouais. Exactement. Et、euh, Michael Jackson lui avait dit, ben, je dois acheter les droits des Beatles. <rire> il avait trouvé ça très drôle parce que lui, voulait faire la même chose, racheter tous les droits. Et Michael Jackson, donc,、euh, a m i s un peu plus d'argent.、Ouais. C'est lui qui a r e m p o r t é C'est vraiment moche. Oui, vraiment. Vraiment. C'est très, très dommage. En 1968, cette fois-ci, Genesis se lance son premier simple de Silent Son,、ouais. bien sûr, qui allait se retrouver sur l'album From Genesis to Revelation.、Mm -hmm. euh, une bonne pièce, moi, je trouve. Il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas From Genesis. Ben, to Revelation. C'est parce que les gens s'attendent à, à ce que Genesis e s t devenu par la suite.、Ouais. À ce moment-là, Genesis, n'était pas vraiment Genesis. Non, c'est ça. C'était un、euh, groupe était... beaucoup plus pop. Oui, c'était de la pop. Comment s'appelait le, le type, le producteur C'était Jonathan King,、mm -hmm. qui était vraiment quelqu'un qui. Le, parlait, Que ne prônait que par la pop. Oui, exactement. Genesis ont eu beaucoup de problèmes avec lui pour l'enregistrement de cet album-là. Et encore aujourd'hui, ils ont du mal à, à reconnaître cet album comme un des leurs parce que c'est.、Ouais, t e l l e m e n t différent.、Ah, oui, vraiment. Et il y avait des concepts. Ça ressemble plus au x Bee Gees que Genesis. Exactement,、ouais. exactement. Et il y avait par contre de très bons concepts. On, on, sur cet album-là, on se basait bien sûr sur la Bible. Et、euh, ça a été malheureusement dénaturé justement à cause du、mmh. producteur de l'album parce que les huit premières pièces agissent vraiment comme si c'était un album concept et ça、ouais. a été déconstruit. Par la suite, on a rajouté des pièces qui avaient été enregistrées avant, qui avaient été rejetées par le groupe.、Mmh. C'est vraiment très, très mal parti pour Genesis, mais ils se sont repris avec l'excellent、oui, heureuse, trespass. Par heureusement, la suite. oui. Euh, en 1977, cette fois-ci, New Kid in Town, le premier extrait de l'album Hotel California de s Eagles, est certifié disque d'or après avoir vendu plus d'un million de copies. Oui, en 45 tours, e n 45 ouais, tours, exactement.、Ouais. C'est moi la première fois que j'ai entendu cette pièce-là,、euh, j'étais vraiment découragé. Je t r o u e tellement mauvais. C'est pas très rock, New Kid in Town. Non, ça m'étonne pas, mais les Eagles、euh, ont tout le temps été、euh, à cheval. Oui, mais l e l l e l est encore pire. Ouais, ça m'étonne pas. <rire> En、uh, 1993, cette fois-ci, toujours le 22 février, Bruce Dickinson annonce qu'il quitte Iron Maiden pour、uh, travailler sur sa carrière solo, mais il est revenu au sein du groupe en 1993. Oui, il, il s'est aperçu qu'il était mieux de rester avec Iron Maiden. Exactement.、Uh, il、oui. uh, y a beaucoup d'opinions partagées par rapport à la carrière solo de Bruce Dickinson. Euh, ben écoute, c'était pas mauvais, mais moi je pense qu'il est bien mieux de rester avec a a r o n Maiden. <rire> moi aussi. D'ailleurs, on va l'entendre dans un moment, Bruce, mais avec a a r o n Maiden. Très bien. Et、euh, finalement, en 2005, le guitariste fondateur de Korn, Head, annonce qu'il、euh, a trouvé Dieu et qu'il est maintenant un Reborn Christian. Il a quitté le groupe. o u a i a fait、euh, un Little Richards, lui. Exactement. <rire> mais on l'a toujours pas revu, malheureusement, au sein de Korn. Euh, qui, euh, Korn, quand même, a perdu beaucoup de sa p o p polarité、ah, À peu、oui. près dans ce moment-là, parce que le groupe était en arrêt, si on veut, obligatoire à cause de ces événements-là. Et depuis ce temps-là,、euh, ils、oui. ont un peu de mal. Ils ont travaillé avec Buckethead par la suite, donc pour、oui. remplacer Head. C'est eux autres qui étaient en vedette l'année dernière, là, la journée du dimanche, au、euh, Heavy MT h、mm, c'est Moi,、oui, c'est un groupe que je trouve insupportable. Oui, le Korn,、euh... du New Metal, d a n s l e fond、oh, c est c est ça, vraiment... Moi, je déteste le New Metal. C'est un des seuls groupes、euh, vraiment très, très populaires du New Metal là, à avoir gardé justement、oui. un peu de popularité. Les autres, soit on s sont disparus ou、oui. euh, sont d e v e n u s des Groupe s pratiquement underground hein, par、ouais. la suite.、Mm -hmm. Écoute, on va aller en musique. Je parlais qu'on allait écouter、euh, a r o n Maiden,、euh, mais avec、euh, Bruce Dickinson, avec、euh, le dernier album qu'il a enregistré avec eux.、Euh, C'est un album qui,、euh, encore là, était assez controversé, euh, pas euh, aimé de tous, mais moi, personnellement, je l'aime bien, cet album-là. Et、euh, il s'agit de l'album Fear of the Dark de 1992. Et、euh, ça va rester à part. Uh, the Number of the Beast,、uh, la tournée、uh, Fear of the Dark, c'est le meilleur spectacle que j'ai vu、uh, Iron Maiden donner、uh, au Colisée de Québec、uh, cet été-là, en 1992. C'est ce qu'on écoute tout de suite、uh, sur les ondes de C'est f a u 89 FM! Avec la pièce Be Quick or Be Dead. C'est la pièce qui ouvre l'album Fear of the Dark qui est paru en 1992. Et、euh, c'est aussi la pièce avec laquelle ils ont ouvert leur excellent concert qu'ils ont donné. C'était un samedi soir au mois d'août, si je me rappelle bien, au Colisée de Québec. C'était vraiment excellent comme spectacle.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 Et、euh, on en est maintenant rendu à la journée du 23 février, n'est-ce pas? Exactement. Et le 23 février 1969, Sly and the Family Stone tr trône au sommet du palmarès avec Everyday People. Oui, qui est d e v e n u Cette pièce-là a été achetée par une compagnie pour une publicité, une, une compagnie de voitures, je ne me souviens pas. Parce que、ah. c'était il y a une dizaine d'années. OK. Ah, ben, c'est. C'était Rose m o b i l e quelque chose comme ça. <rire> on profite souvent des, des vieux succès pour. Oui, mais C'est le seul、trucs. moyen. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est que、euh, c'est le seul moyen maintenant pour faire pour les artistes, à peu près,、euh, de, de, de faire de l'argent, de、oui. vivre. Exact.、Euh, parce que,、euh, les, on le sait, les disques, ça ne se vend plus. Euh, donc, euh, le seul moyen, c'est ça. C'est soit de vendre、euh, sa pièce. Euh, à des,、euh, pour de la publicité ou,、euh, comme les h ou l'ont fait pour un thème d'émission,、mm -hmm. euh, ou soit de tourner constamment. Et comme c'est pas une vie, ça, d'être sur la route,、euh, 52 semaines par année, e、euh, t、eh、bien,、euh, c'est ça. C'est le meilleur moyen que certains artistes ont, t r o u v é Et puis,、euh, Euh, je ne vois rien de répréhensible là-dedans. Non, non, pas du tout. pas du tout. Il y a aussi le, le placement de produits dans les vidéoclips qui, qui est rendu assez payant pour les、mmh. jeunes groupes.、Ouais. Euh, le 23 février 1980, Queen est au numéro 1 des palmarès avec Crazy Little Thing Called Love. Euh, donc, euh, une très très très bonne pièce. Oui,、euh, sauf que ça barquait le, le début de la f e u e pour Queen. <rire> hein, parce que c c ça, c'est tiré d'un album qui est sorti quelques mois plus tard. Euh, The Game. Ouais, qui, est, qui est, est un album, album.、Euh, un album, je dirais, de très, e t r e、euh, transition,、euh, puisqu'on se dirigeait、euh, vraiment vers、euh, du matériel très, très, très commercial à ce moment-là et même、euh, disco et、euh, dance et,、euh, euh, c'était le, le, plus, pour le plus grand malheur de Queen, parce que tout ce qu'ils ont fait dans les années 80 était franchement très médiocre. Oui, on retrouvait, entre autres, aussi l'album,、euh, l'album, la pièce Another One Bite the Dust、oui. sur, euh, ce, ce, ce, ce s t ça.、Disque. Mais je te dirais q u Another One Bites the Dust,、euh, c'est, quasiment bon comparativement à ce qui a <rire> suivi, l'album <rire> suivant, Hot Space, la pièce Body Language. Ça, c'est vraiment un sommet de, de médiocrité, d'horreur, comparable à tout ce que Lady Gaga a fait de nos jours. Ok, donc on, <rire> on reste loin de Queen dans les années 80. En、euh, 1993, cette fois-ci, Van Halen lance Van a Halen! h Halen, oui. Oui, Live e n o u lance l i Right Here, Right Now,、euh, donc、oui. un album en concert. Un album bizarre, hein,、euh, avec une production très bizarre. On a l'impression qu'on est assis、euh, dans les gradins en haut quand on l'écoute, là. Ah oui, à ce、euh, point-là. Ah、euh, oui, euh, le son est vraiment comme distant.、Euh, C'est une drôle de, de démarche artistique Van h a l e n ont, ont faite. On dirait qu'ils ont décidé de faire un album comme si on était dans l'arena, mais. Avec des mauvais sièges. e t un essai, oui, c'est. <rire> Exactement. C'est un essai raté, donc bon, vraiment. Ben, tu sais, c'est. C'est ça, c'est pas une bonne idée, l r a v a i l Je comprends, c'est s p é c i a l En 2004, cette fois-ci, 2004, le 23 février marque le décès de Doris Troy、mm -hmm. à l'âge de 67 ans. En plus de sa carrière solo en milieu du R&B, elle a collaboré avec Pink Floyd pour l'album Dark Side of the Moon, avec les、mm -hmm. Rolling Stones pour You Can't Always Get What You Want, e t Buffalo Springfield également pour In the Middle of Nowhere, ainsi que plusieurs autres artistes. La liste est très longue. Oui, et Nanette, Nanette Workman aussi a travaillé donc avec Doris Troy. Ah, ceci, qu'elle c'est ça. Qu qu que s « What you want ». you、so, Si on r e g a r d e l'album la, la, Let It Bleed, des Rolling Stones,、mm -hmm. euh, elle est créditée.、Ah, Nanette,、ouais. mais sous son vrai nom, qui est Nanette Newman. Ah, c'est spécial. Je, je l'ignorais,、oui. vraiment. Ah, <rire>、oh, bien. Euh, justement, parlant des Rolling Stones, en 2006,、euh, toujours le 23 février, lors d'un concert les, des Rolling Stones,、euh, donc pour la tournée、euh, à Bigger Bang,、euh, à Buenos Aires, 20 personnes sont blessées、euh, lorsque les fans sans b i、euh, l l e t tentent d'entrer dans l'auditorium. Donc,、euh, mm. on a,、euh, comme on dit, on a traché, cra crashé On a, on a forcé l'entrée, la... exactement.、Mm. Et、euh, c'était、euh, pas très très intelligent de la part de s e s fans-là. Non, non. Vraiment pas.、Euh, et en 2010, euh, donc, euh, alors que la IMI songe à vendre la bâtisse, le gouvernement britannique nomme les studios de la rue Abbey Road comme lieu historique,、ah, ce ben, qui assure <rire> la pérennité. Je sais pas bien. Il y a tellement、bien. de grands groupes oui,、euh, et、ça. de grands albums qui ont été oui, réalisés là-bas. Exactement, c'est indéniable. Ça, ça, ça va de soi. Qui nous amène à la journée du 24 février, qui était dans le fond hier. Oui, le 24 février 1942 marque la naissance de Paul Jones, chanteur de Manfred Mann.、Mm -hmm. Et également, nous avons la naissance en 1944 de Nicky Hopkins, considéré comme un des plus grands musiciens de session dans l'histoire du rock. Il a enregistré avec les Beatles, les Who, les Kinks, les Rolling Stones. Surtout de... les Rolling Stones. Oui, oui beaucoup.、Euh, George Harrison, John Lennon et bien d'autres. Oui. Ouais. Est-ce qu'il é t a i t encore en vie?、Euh, non, il est、Key、décédé、Hopkins? dans le milieu des années 90. Donc,、ah. okay, malheureusement.、Euh, le 24 février 1975, Led Zeppelin lance Physical Graffiti, un、ouais. album très, très intéressant. Leur dernier grand album, à、ouais. mon avis. Oui, vraiment. Là, par la suite, ça s'est un peu gâté. Oui, c'était de moins en moins o u i c'était、euh... de moins en moins bon.、Ouais. Euh, Prison, c'était pas terrible. Non, vraiment pas. Into、bon. the Outdoor, c vraiment pas bon. Il y a eu quelques. Oh、oui, c'est ça. i l reste toujours des pièces qui.、Euh, mais, mais en plus, on dit que dans In True The Outdoor, en plus, le, le groupe、euh, se voyait de moins en moins. C'est-à-dire, John Paul Jones et Robert Plant travaillaient、euh, sur l'album et Jimmy Page et John Monum entraient pour faire leur. leur, leur c'est ça, mais surtout、partir. Jimmy Page,、euh, sa consommation de drogue était assez hors de contrôle, ce qui fait qu'il n'était pas tellement là.、Non. Alors, c'est plus l'album de John Paul Jones qui.、Euh, c'est pour ça qu'on retrouve autant de claviers. Euh, sur, sur, sur ce disque, qui, qui était vraiment pas une bonne idée. En tout cas, c'était pas du bon Led z e p p l i n Non, effectivement. C'est vraiment un gros changement. En 1976, le Greatest Hits des Eagles est certifié disque platine. Donc,、oui. euh, le groupe n'avait pas réussi à atteindre cette certification avec les albums individuels, mais、euh, le, le s meilleur succès, s donc, eux ont réussi. C'est、mm -hmm. vraiment c est, c est un des albums、euh, qui, qui est le plus apprécié chez les fans、euh, des、oui. Eagles, qui a vraiment aidé aussi à faire connaître le groupe et mousser les ventes d'Hotel California par la suite. Oui, exactement, qui est sorti l'année suivante. Exact. Le 24...、euh, non, non, en 1975. Oui, il est, oui. Année, il est sorti cette année. l Il Sorti cette année, exactement. Oui oui. oui, oui, on se mélange un peu parce qu'ils ont battu des records, gagné des prix en 1 9 7 7 9 7 8 c'est pour ça.、Mm -hmm. euh, le 24 février 1979, The Police lance le simple r o c k s a n d bien sûr, qui est devenu leur carte de visite un、oui. peu partout、euh, où ils vont. Quand même, une carte de visite de Sting aussi en carrière solo. Lui qui vient de lancer un album où il reprend les pièces avec un orchestre symphonique, j'imagine. Ça ne doit <rire> pas être. Chante... Non seulement il chante avec un orchestre symphonique, il a aussi changé les signatures. Rythmique des pièces. Donc, c'est un peu、euh, particulier.、Mmh. Peut-être à ne pas vous procurer cet album.、Euh, assurément. <rire> en 1988, Alice Cooper se présente comme gouverneur de l'Arizona aux élections de mi-mandat.、Euh, donc, pour l'Arizona, bien sûr. Il s'est retiré,、euh, par contre, avant les élections. C'était un peu pour promouvoir aussi sa personne et ses prochains albums.、Mmh, oui, Et、euh, est-ce qu'il y avait des、euh, les sondages de données、euh... Je ne crois pas qu'il était très, très <rire> haut dans les sondages, mais alors. m h e u r e u s e m e n t c'est pas nécessairement une question,、euh, c'est peut-être une question de crédibilité politique pour ce qui est、euh, d'Alice Cooper.、Euh, J'ai aucune idée、euh, qu'est-ce qu'il présentait comme plateforme, mais bien sûr, il y avait sa, sa, ses fans qui étaient prêts à voter、ouais. pour lui, mais c'était peut-être un peu plus difficile de, de conquérir le cœur、euh, des,、oh, des, des oui, petites dames et tu... des reines du foyer. Oui, des conservateurs aussi.、Euh, par contre, en 1972,、euh, un sondage avait révélé qu'Alice Cooper aurait été élu président s'il si s'était présenté. Ah ouais, là. <rire> OK, Alors, ça a é r è s bien. Ça aurait été intéressant de voir ça. beaucoup plus que d e x o d e Oui. En 1990, cette fois-ci, lors d'un concert, concert hommage à Roy Abison, Bob Dylan est joint sur scène par Roger McGuinn,、euh, Chris Hillman ainsi que David Crosby.、Mm -hmm. C'était la première fois en 25 ans que les trois anciens Birds étaient réunis sur scène. Donc, ils、ouais. s'étaient il quittés un peu en Discord. Ah, ben、euh, oui,、auparavant. ben oui. Si, si tu écoutes l'album.、Euh, The Notorious Bird Brothers,、euh, sur lequel,、euh, c'est le dernier sur lequel、euh, David Crosby apparaît.、Euh, on a mis en bonus track une, une pièce、euh, qui se termine en une violente、euh, chicane. À ce point-là, o u i、ah ouais. entre、euh, David Crosby et Roger McGuinn.、Okay, oui, qui s'engueule vraiment comme du poisson. C'est vraiment pas chic, là.、Ah, Attends, franchement,、ouais. non, a i s je vais me forcer pour essayer de trouver ça. Ça, ça va valoir la、oui. peine. En 1992, cette fois-ci, Kurt Cobain et Courtney Love se marient à h a w a ï bien sûr,、oui. euh, mariage qui a débuté la fin de Nirvana,、oh oui. si on veut. Mariage fatal. Oui, mariage fatal, on peut le dire comme ça, i l s étaient déjà,、euh, ils se sont mariés, je crois qu'ils avaient déjà,、euh, accueilli leur fille, e、euh, ou, en, en fait, Courtney e s t en s c i n e quelque chose、mm -hmm. genre. C'était vraiment, donc, une période, d'ailleurs,、euh, la, la, fille de Kurt Cobain et Courtney Love vient d'avoir,、euh, 18 majeure, ans. Major, o u a o u i Elle est majeure. Euh, en 1998, cette fois-ci, Van Halen lance Van, Hal Van Halen 3. Oui, très、euh, très mauvais disque. Oui, un disque un à h u t m a u v i s disque et très très mauvais choix d'aller chercher Gary Sharon, qui était le chanteur d'Extreme.、Mm. Et、euh, Eddie Van Halen est allé chercher. Ça, c'était vraiment pas une bonne idée.、Là. Vraiment pas une bonne idée du tout. Tout, tout. pour ne pas、euh, travailler avec Sammy Yeager ou avec.、Euh, ben, en fait, ça devait être le retour de David Lee Roth,、ouais. hein, mais ils se sont.、Euh, ils se sont.、Euh, pff, disons.、Euh, Sont chicanés là, après,、euh, après un, avoir remis un prix, je pense que c'est au MTV Awards,、mm. quelque chose comme ça. e、euh, n tout cas, c'était vraiment pas une bonne idée. Eddie n'a pas toujours du jugement. Hein, vraiment. Non, vraiment pas. Il n'aime pas les chanteurs qui, qui prennent trop de place. Et、euh, on le voit. Donc,、euh, c'est par les choix du groupe par la suite.、Mm. En、euh, 1998, euh, cette fois-ci, Elton John est sacré chevalier par la couronne d'Angleterre. On peut donc l'appeler maintenant Sir Elton John. Oui, c'est ça. Il fait partie de ce club sélect qui comprend entre autres Mick Jagger, Paul McCartney. Oui, et,、euh, Roger d a l t r e y également. Roger d a l t r e、euh, y Je crois que oui, il、ouais. avait été sacré、euh, chevalier. v a l i e il me semble bien. faudrait que je vérifie là, mais il me semble que oui. Et finalement, en 2003,、uh, o u i Epstein, le batteur des, le batteur bassiste, bassiste. plutôt des Heartbreakers de t o m Petty, est retrouvé mort suite à une surdose d'héroïne. On dit qu'il était dépressif suite à la mort de son berger allemand、uh, qui avait 16 ans quelques jours auparavant.、Uh, lui avait 47 ans. Ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment très, très bizarre. Oui, il était très attaché à son, <rire> son, son compagnon canin. Très, très étrange. Donc,、euh, oui, c'est ça, lui était bassiste. C'était pas le bassiste original des, non, des Heartbreakers. Il, il était là. De 8 2 à 2003.、Euh, semble Il semble-t-il que c'était un très bon musicien, très bon chanteur aussi、mm -hmm. pour、euh, les back vocals. On va maintenant poursuivre en musique, si tu veux bien, avec、euh, justement Tom Petty et les Heartbreakers. Et aussi, dans un moment, on va entendre George Harrison. Vous êtes à l'émission c l a s s i q u e sur les ondes de la Radio Campus. La station du Méloval est la seule à faire tourner du vrai rock à Trois-Rivières. C'est fou, 8900FM. Harrison avec、euh, un de ses plus gros canons. What is life? C'est tiré de ce qui est son plus gros canon en matière d'album, c'est-à-dire l'album triple All Things Must Pass, qui est paru en 1970, mais qui a surtout eu beaucoup de succès en 1971. Ça a quand même pris un peu de temps à absorber tout ça. C'est ça. Euh, et juste avant ça, on a entendu、euh, Tom Petty and Heartbreakers avec、euh, la version spectacle de Mary Jane's Last Dance, une pièce que j'aime beaucoup, qui à l'origine、euh, était seulement disponible sur un Greater Sits, c'est-à-dire、euh, euh, celui qui est paru en 1993. La version qu'on a entendue est tirée de l'excellente anthologie en spectacle qui est parue à la fin de l'année 2009. 11h52, vous êtes à l'émission r o c Classique, bien sûr, en compagnie de Simon Fédibé et Alain Lefebvre, une émission entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps. Et on en est maintenant rendu aux éphémérides du 25 février, n'est-ce pas? Exactement. Et comme on, on vient d'entendre George Harrison,、eh、bien, le 25 février 1943 marque sa naissance. Oui. On a longtemps pensé que c'était le 26.、Hein? Oui, exactement. Il a, il, a, il a appris、euh, quand même assez tard que sa fête, qu'il e s t né le 25, mais il e s t entre les deux. Donc,、ouais. euh, mais pourquoi? Aucune idée. Donc,、euh, est, probablement, je, je pense, que c'est parce qu'il est né vraiment aux petites heures du matin ou dans la fin de la, de la journée du 25, là, probablement dans les alentours de minuit.、Ouais. C'est là que peut-être、euh, le, le, le certificat de, de, de naissance n'était pas nécessairement、euh, statifié. Ne satisfiait pas. En tout cas, ne satuait pas. voyant. u Il est allé le 25, donc dans, pour les parents, dans leur tête, c'était le, le 26, donc on、ouais. a fêté. De son anniversaire、euh, tout le long de son enfance et de son adolescence, le 26, avant de se rendre compte que, eh bien, non, c'était le 25. Une chance, il n'a pas appris trop jeune, parce qu'apprendre que, que tu aurais pu boire、euh, plus tôt, légal boire légalement, peut-être une journée plus tôt, ça, ça pourrait être frustrant pour un jeune qui a b r a n c é à 19 ans, de m e t t o n s Le 25 février 1965, cette fois-ci, les Beatles débutent le tournage de leur second film, Help, euh, qui, euh, je considère comme un excellent film. J'ai écouté récemment, je l'ai réécouté,、oui. en fait, et.、Euh, Je, je, en fait, je m'étais fait une soirée, j'ai écouté Hard Day's Night et Help,、mm -hmm. un à la suite de l'autre, et les deux films sont vraiment excellents. Ouais,、euh... Mais il est moins bon que Hard Day's Night. Oui, il est plus ludique, et donc c'est ce qui、ouais. rajoute un peu. On essayait de faire vraiment un film à la mode de l'époque, et、ouais. c'est malheureusement ce qui, ce qui fait aussi que le film vieille moins bien Il y, y a, y a des, des longueurs aussi, il、ouais. y a des trucs qui sont un peu incompréhensibles. Mais, mais j'aime bien l'humour,、euh... par contre, qu'on a compris dans ce film-là, qui est vraiment, vraiment donc, éclaté.、Mm -hmm. des, des trucs. g é n i a on en a fait des. Espèces de personnages de, de dessins animés. Là,、ouais. quand on les voit qui rentrent chacun dans leur appartement qui est en fait le même. Oui, exactement. Ouais, bon, chacun par une porte. C'est、euh. ce, ce qui a donné l'idée, en plus, de créer la série Les Monkeys par la suite aux、mm -hmm. États-Unis. Donc,、ouais. euh, ça, ça a quand même eu son influence dans les années 60. Euh, le 25 février 2006, cette fois-ci,、euh, une lettre écrite à la main par le chanteur des Sex Pistols, John Lydon, stipule que le groupe ne sera pas présent pour son intronisation au Rock'n'Roll Hall of Fame, stipulant que l'institution n'a rien、euh, à foutre des Sex Pistols et que c'était ridicule de leur faire payer 10 000 pour un siège lors de l'événement. En effet, c'est a je, je, je calme un peu les ardeurs de John Lydon puisque la lettre était beaucoup plus explicite.、Ouais. Vous pouvez probablement l'avoir Sur Internet. C'est écrit vraiment à la main, tout croche <rire> sur un bout de papier, envoyé、euh, donc à l'Institut、euh, qui s'occupe du Rock'n'Roll Hall of Fame.、Euh, C'était justifié par contre.、Mm -hmm. euh, c'est vraiment stupide de faire payer aussi cher des, des, des gens qui vont recevoir des prix. Mais oui, c'est vraiment grotesque. C'est imbécile.、Là. En 2009, cette fois-ci, Stevie Wonder reçoit le、euh, prix、euh, Gershwin des mains du président américain Barack Obama, donc、mm -hmm. qui, à chaque année, euh, remet euh, ce prix euh, au, euh, à un grand compositeur.、Ouais. Euh, Okay. L'année dernière, c'était Paul McCartney. Exactement. Et un concert à voir. Si vous n'avez pas vu le concert de Paul McCartney, il est disponible, je crois, sur、euh, le site internet de PBS. Vous pouvez également voir des extraits sur YouTube.、Euh, C'est génial. Les、oui. artistes sont allés rendre hommage. Ça vaut la peine. Ce nous... Oui, ce qui nous amène au 26 février, ça, c'est dans le fond, c'est la journée de demain. Exactement, la journée du samedi. Et、euh, le 26 février 1928 marque la naissance de Fats Domino euh, qui euh, célébrera donc ses 83 ans.、Ouais. Euh, et j'ai été surpris d'apprendre qu'il était toujours en vie,、euh, Fats Domino. Ouais, en fait, il a survécu à Catherine h i l e il y a quelques années. Mais c'est qu'il y a eu pendant un、euh, certain temps、euh, une rumeur comme quoi il était décédé. Oui, l était d i s p a i s r c e t ouragan, Exact. On avait mis Un X sur、euh, sa maison et on avait écrit、euh, RIP Fats.、Euh, donc,、mm -hmm. vraiment, on était sûrs et、euh, il est réapparu peut-être une semaine plus tard.、Mm -hmm. C'est son agent qui a réussi à le contacter. Il était, mais,、euh, il était allé se réfugier donc, dans un autre état.、Ouais. Mm -hmm. euh, mais donc, Fats Domino、euh, qui est toujours、euh, avec nous.、Euh, également Par avec... contre, ça fait longtemps qui qu'il ne fait plus rien.、Ouais. Non, il fait des, des, des concerts donc, dans, dans des petits événements, mais、mm -hmm. euh, rien de gros.、Euh, mm -hmm. C'est ce qui est malheureux, mais quand même, l'âge le rattrape.、Oh, oui, tout à、euh, fait. Donc,、euh, Sûr que c'est moins.、Euh, moins On le l e v a i t avec Chuck Berry dernièrement qui、euh, donnait jusqu'à tout récemment, donnant encore des spectacles dans un restaurant de.、Oui. C'est où C'est à Kansas City C'est à Saint-Louis. Saint Saint、euh, c'est le restaurant Blueberry Hill、oui. qui, euh, donc, euh, don... en fait, Chuck Berry donnait un concert à tous les mercredis,、mm -hmm. tous les premiers ou deuxièmes mercredis du mois pour、euh, un prix de 30 ça, ça, ça valait vraiment la peine d'avoir une légende du rock. Mais、oh, oui. euh, il y a eu quelques incidents, je crois, dernièrement. Oui, b e n c'est、euh, ça. Il s'est effondré avant un spectacle. Je pense en décembre. Malheureusement,、ouais. c'est vraiment dommage.、Euh, le 26 février 1932, cette fois-ci, marque la naissance de Johnny Cash, bien、ouais. sûr, l'homme en noir du country.、Ouais. Qui, qui est décédé il y a quand même.、Um, 2003, 2004, ouais, ouais. quelque chose du genre.、Ouais. Il était très, très magané, il a eu une mauvaise vie. Johnny、ouais. Cash, est, physiquement,、euh, il était magané. On a pu le voir,、euh, entre autres, dans, son, dans le vidéoclip de la p i è c e de Nine Inch Nails. Nine Inch n a i s、ouais. Et、oui. euh, il était、euh, sans、oh, maquillage et vraiment、oh, très, très. Oui, c'était.、Euh, oui. Il a connu、oui. une vie assez rock'n'roll、oui. quand même. Oui. 1945. Oui, 26 juillet 1945 marque la naissance de Mitch Ryder, leader des Detroit Wills. h Oui. Je... Oui, bien, ça, ça, c'est Ketumi Baby. Exact, lui. le grand、ouais. succès.、Mm. Euh, également, le 26 février 1950 marque la naissance de Jonathan c a i n claviériste de Journey. Donc, celui-ci,、ouais, c'est 61 ans. C'est ça, qui、euh, est venu remplacer、euh, Greg Rowley,、okay. qui était le claviériste original et、euh, qui est là depuis,、euh, depuis ce temps-là, Jonathan c a i n e Journey, qui n'est、ouais. pas nécessairement un des groupes que、euh, j'annonce. Non, mais... non, non, vraiment pas.、Mais、premièrement, c'est un groupe qui est très, très, très mal vieilli.、Ouais. Musicalement, ça a très mal vieilli.、Euh, curieusement, les Andés aiment beaucoup Journey. Je ne sais pas pourquoi. C'est un groupe qui est très, très aimé en Angleterre. Euh, mais euh, je te dirais que j'ai été très surpris puisque j'ai réécouté leurs albums il y a à peu près deux ans de ça et j'ai été stupéfait de voir à quel point ça avait vraiment, mais vraiment très mal vieilli. Là,、euh, le son est vraiment pas.、Euh, c'est temporel, là. C'est o m e n t du t m où e s C'est vraiment euh, euh, fin des années 70, début 80, et ça a très, très, très, très mal vieilli. Ouais, c est, c est... C est, je dirais quasiment que c'est sans intérêt et ridicule. <rire> N'écoutez pas Journey.、Mmh. En 1954, cette fois-ci, un représentant républicain tente de faire retirer de la circulation les disques jugés obscènes, libidineux et sales. C'était une tentative cachée d'interdire les disques de R.B.? b e n oui, on en parlait tout à l'heure. On en parlait de, des gens en haut de 21 ans qui étaient,、oui. étaient très, très fermés à tout ce qui était rock'n'rolls qui arrivait. Exactement.、Euh, que les ados adoraient, mais que、euh, les personnes plus âgées, conservatrices s u r t o u t d é t e s t a i t profondément. Ce qui n'était pas le cas de Marie de、ouais. c a y Non, c'est ça. Et ajoutons également à, à ce, ce, ce, ce. John p e e l aussi, qui a c o m m e n c é à、Peel. être assez âgé aussi, qui était ouvert à ça. ça ce s t des oui, gens qui, qui, très qui différents vraiment, qui ont fait leur chemin en étant marginales. a r g e x a c t Et qui ont permis à plusieurs groupes de s'épanouir Oui,、justement. tout à fait. a b s o l u m e n t En 1965, cette fois-ci, Jimmy Page lance She Just, She Just Satisfies, son premier simple en tant qu'artiste、ouais. solo. Après avoir échoué au palmarès, il a ensuite accepté de rejoindre les y a r d b i r d s Oui, ce qui était une très bonne idée. Oui, une très dans très bonne cas,、euh, carrière. À cette époque-là, Jimmy Page était le guitariste de studio le plus、euh, en demande en Angleterre. Oui. Et euh, mais il était fatigué, même s'il si gagnait très, très, très bien sa vie. Ah oui, vraiment. C'était plus payant、euh, pour lui d'être en studio. c e t qu'il a beaucoup appris aussi、euh, par rapport aux enregistrements, par rapport aux techniques de studio.、Euh, c'est ce qui l'a aidé infiniment pour Led Zeppelin. Mais par contre, à la fin,、euh, il n'avait vraiment plus ça. Non, c'est、euh, ça.、Euh, il détestait son, son travail. Et il semble, ce que j'ai lu, c'est qu'à un certain moment donné, il a fait une session pour Johnny Holliday. Ouais. Il l'a trouvé tellement déplaisant et désagréable qu'il s'est dit, moi, je ne vais pas finir comme, comme ça. <rire> et、euh, c'est à ce moment-là qu'il a décidé de, de rejoindre un groupe. Oui, il, il était tellement en demande qu'il、ouais. était aussi en demande en France. il a aussi joué、mm -hmm. sur、euh, la, la version originale de la poupée qui dit non.、Euh, donc, enregistré Michel par. Michel Paul Nareff. Oui, exactement. Ouais. Et c'est、euh, Jimmy Page qui fait、euh, la, la fameuse guitare、ouais. sur cette pièce-là. Et oui, donc très en demande. La fameuse pièce à trois accords. Oui, oui, exact.、Bon, il... C'était très, qui... très, très, très, très dur, cette pièce. C'est justement <rire> ce, qui, ce que lui n'aimait plus à la fin. C'est que、oui. c'était beaucoup trop facile pour ce qu'il était、mm -hmm. capable de faire. Et Hardbird lui offrait cette opportunité-là,、oui, justement. Exactement.、Euh, Et c'était un amateur de blues aussi, Jimmy aussi. Page. Donc,、euh, il rejoignait vraiment un groupe euh, qui, euh, allait, euh, qui rencontrait ses, ses, ses, ses goûts musicaux. Exactement. En 1966, oui, les Rolling Stones、oui. lancent Nineteenth、ouais, Nervous oui, Brain Brown,、oui, oui, oui. euh, le neuvième hit de la formation aux États-Unis.、Oui. Très bonne pièce, un peu、oui. pop, là, mais、euh, très très bonne pièce.、Euh, J'aime bien,、euh, bien les, les Rolling Stones de, de cette époque. Oui, c'est vraiment, c'était succès après succès、mm -hmm. et、euh, je pense qu'il n'y a pas de mauvaises、euh, mauvaise pièces ni de mauvais albums, les Rolling Stones à cette époque-là. Non, non, en fait, je te dirais, comme on l'a d é t Jeudi précédemment, moi je co considère que tous les albums des Rolling Stones du premier à Exile on Main Street sont、euh, absolument excellents, c e s t t o、oui. u r des 10 sur 10, sauf Between the Buttons,、oui. qui, est,、oui. qui est, je considère que c'est vraiment pas un bon album. Malheureusement.、Mm -hmm. euh, le même jour, et、oui. toujours en 66,、euh, euh, c'est la sortie. Euh, euh, non, ce n'est pas la sortie. Mais... Le, en fait, Robert Soul qui s'hérisse e facilement au numéro 1 du palmarès américain cette、ouais. journée-là. Donc,、euh, tout, tout juste après sa sortie, il est paru quelques jours avant.、Euh, je crois qu'on en avait parlé la semaine dernière, donc,、euh, ouais. dans o n c d les éphémérides.、Euh, ouais, Robert Soul qui est devenu numéro 1, le meilleur album. Selon... Ben, C'est difficile de dire le meilleur album des Beatles, mais quand même un des, des très grands albums.、Euh, oui, ben,、Soul. moi, je, en fait, je te dirais que c'est leur premier très, très grand album. Oui, c'est ça, exact.、Mm. Vraiment, qui était. Qui est、euh, parfait, là. Qui est、ouais. absolument parfait. C'est ça. Et la version américaine, en plus, est hyper intéressante, puisqu'il y a beaucoup plus de pièces acoustiques dans cette,、euh, cette version-là.、Euh, entre autres, on a repris des pièces qui avaient été mises sur la bande sonore de Help,、euh, sur l'album Help, en fait,、mm -hmm. euh, pour mettre sur、euh, la, la version donc, de Rubber Soul, puisque je crois qu'il n'avait pas il, Les Américains n'avaient pas eu accès à Held de la même façon que les,、euh, les Anglais. C'était plus une bande sonore de films où on avait de la musique、euh, donc, classique. J'ai une, une copie chez moi justement de ça. Et,、euh, donc on a de la musique de f i l m enregistrée par un orchestre avec quelques pièces de Beatles.、Mm -hmm. Et、euh, c'est ce qui a permis donc, à Rubber Soul d'être un album beaucoup plus acoustique et très intéressant à entendre.、Mm -hmm. La suite. 1968.、Euh, oui, oui, en 1968,、euh, on marque la naissance de Tim Comerf Com Comerford, oui, oui, bassiste de Rage Against The Machine,、euh, lui qui a donc 43 ans aujourd'hui. Oui, un enfant terrible, ça.、Mmh. Oui, vraiment.、Euh, C'est lui qui s'était i c s é、oui. euh, au MTV、euh, lorsque le groupe était supposé,、euh, en fait, n'était pas supposé, mais était en n o m i n a t i o n pour un plus meilleur album rock, quelque chose genre,、oui. et、euh, il n'avait pas gagné.、Euh, C'était l i n Biscuit, je crois, qui avait remporté.、Oui. Et lui était comme En haut de la scène, il s'amusait à faire bouger donc, le、oui, décor en arrière. C'est ça, exactement. Et c'est ce qui avait causé la rupture, justement, de, de Rage、mm -hmm. Against the Machine à、mm -hmm. l'époque. Mais le groupe est revenu ensemble, quoi qu'on n'entende、oui. plus vraiment par les deux. ni de Limbisky. Non, non, pas du tout. Ça, c'est une bonne chose. de l i m b Ah oui, oui, oui. Contre, oui. Ça, rien Ça, c'est de、bon. un des pires groupes, des, des, des, je dirais, qui est apparu <rire> dans les 20 dernières années. Oui, vraiment. À o u b l i é Euh, également en 1975,、euh, les Eagles obtiennent leur, leur premier numéro 1, oui, au palmarès, avec、euh, la pièce Best of My Love, que je ne connais point. Par Moi non、euh, plus. Moi non plus. plus. Ça doit être une balade et j'aime pas les balades, donc je suis un peu fermé à ça. <rire> Exactement. Ça ne me surprend pas、euh, que, que, que ce soit comme tel. <rire> en 1979, lors du procès confrontant les ex-Pistols à leur ancien agent, m a l c o l m McLaren, il est révélé par ce dernier qu'il ne reste que 51 000 des 1,3 million、euh, qui ont été empochés par、ah, le groupe、euh, pendant ces, ces deux années d'existence. Donc,、euh, où, sont, où est allé le reste? <rire> Dans les dépenses personnelles de M. McLaren, bien sûr,、ah, qui、euh, vraiment g a r d é beaucoup, beaucoup d'argent qui ne lui appartenait pas,、hmm. euh, qui devait. Retourner aux Sex Pistols. Un bien mauvais gérant. Oui, vraiment. Ne jamais、euh, conseiller, lui qui est décédé. Oui, il fait, est décédé l'année dernière. Oui, l'an dernier,、mmh. malheureusement.、Euh, en 1987, cette fois-ci, la Capitol lance les quatre premiers albums américains des Beatles en CD.、Euh, donc, C'était une première. Donc,、euh, sur CD, il y avait eu également donc, la réédition de tous les albums anglais.、Mm -hmm. Mais c'était、euh, impossible de retrouver、euh, les versions CD.、Ouais. Et d'ailleurs, c'est encore disponible seulement en coffret là, pour、ouais. ces, ces albums-là. En 1997,、euh, les Beatles, toujours, ils remportent un Grammy pour la pièce Free as a Bird, donc meilleure pièce faite par un duo ou un groupe. Oui, c'est une très belle chanson, mais、euh, les Grammys, ça veut tellement rien dire, c'est tellement. <coughs> Moi, je te dirais, c'est tellement insignifiant. Exactement. Les Exactement. C'est tellement rien p a r Il y a eu quand même、euh, des bons coups, comme、euh, je crois, le, le, il y a deux semaines, lorsqu'Arcade e Fire gagnait l'album、euh, Rock de l'année. Mon groupe préféré. <rire> oui, j a i s à l h e u que tu adores Arcade Fire. <rire> mais comparé à tout ce qu'il y avait d'autres、euh, sur la liste, c'est quand même、euh, ce que je considère le, le, le plus proche de la réalité、non? alternative des jeunes aujourd'hui.、Mm. Euh, mais c'est vrai qu'ils sont un peu déconnectés là, ouais,、euh, de, de, de la réalité. Au niveau de, de, comme le Rock de and roll, roll All of f i g h Oui, exactement. Exactement. <rire> On passe maintenant au 27 février, c'est-à-dire dimanche de cette semaine. Et le 27 février、euh, 1954, Neil Sean、euh, voit le jour. Donc, est, lui qui est guitariste de Santana et Journey, qui a été en fait guitariste de Santana et guitariste de Journey.、Mm -hmm. il, a, il aura 57 ans. Oui, c'est ça. C'était bon avec Santana à l'époque. C'était la grande époque de Santana, les,、mm -hmm. les premiers albums. Exact.、Euh, Journey, bien, c'est ça. On en a parlé On en a parlé tantôt.、Mm -hmm. C'est pas nécessairement.、Euh... Voilà. C'est pas nécessairement mévoyable. <rire> oui, exact.、Euh, le 27 février 1956, la pièce Long Tall Sally est lancée par Little Richards, donc、euh, un de ses grands succès.、Mm -hmm. e、euh, l fait, fait partie de s pièces qui ont été reprises par des artistes blancs, mais qui malheureusement、euh, n'ont pas réussi à avoir beaucoup de succès parce que c'était difficile à chanter pour les blancs. Oui, mais les Beatles ont fait une bonne version. Oui, exact.、Mm -hmm. Ça, c'est une bonne, Chanté très bonne version. Chantée par Paul McCartney. Oui. Euh, en 1957, cette fois-ci, le 27 février, on marque la naissance de Johnny v a n z a n t、oui. qui célèbre ses, ses 54 ans.、Oui. Qui est le, le frère de l'autre. Exactement, le frère de l'autre qui a fait partie de Leonard Skinner également. C'est le chanteur actuellement. Ouais, oui, donc c'est qui a pris、mmh. la place de son frère.、Mmh. Euh, Il écrit bien les niaiseries, lui.、Euh, ah oui, c'est ç J'ai tellement pas aimé le dernier album de Leonard Skinner, c'est vraiment un f l o u de niaiseries, des paroles. C'est. Une imbécilité incroyable. Ah, donc、euh, je, je n'y j e t e r a i pas un coup d'œil. Non, non, on ne perd pas ça, ton ça vaut temps. Pas ça ne va vraiment pas la peine.、Mm. Euh, le 27 février 1957, cette fois-ci, marque la naissance d'Adrian Smith, guitariste d'Iron Maiden qui、mm. célèbre lui aussi、euh, ses 54 ans, qui、ouais. c é l é b r e r a donc、euh, dimanche. Évidemment, pendant qu'il n'était pas là, Aaron Maiden, c'était pas mal moins bon a u s i Oui, c'est、mm. ça, exactement. C'était、euh, pas juste que... Bruce Dickinson.、Euh, Adrian non, non. Smith n'était pas là et c'était pas très bon. Seul. seul、euh, Euh, je dirais seule exception,、euh, c'est l'album Fear the Dark.、Ah、oui, qui. Ouais, euh, qui euh, je trouve, mais encore là, il y a des gens qui vont dire que ce s t pas un bon album d a r o n Maiden, mais、euh, personnellement, moi, c'est un disque que je trouve. Bon.、Ah, un bon je connais, je connais quelques pièces de Fear、mmh. the Dark, mais j a i malheureusement pas entendu l'album. Mais si tu me dis que c'est bon, je vais peut-être bien jeter un, un peu d'intérêt.、Euh, également. <coughs> Dis-je, en 1900,、euh, le 27 février 1971, l'album Pearl de j a n i s Joplin atteint le numéro 1 des ventes cinq mois après la mort de la chanteuse. C'est ça. L'album est sorti au mois de février.、Mm -hmm. euh, sauf qu'on、euh, e avait déjà sorti un 45 tours quelques, quelques temps auparavant,、euh, qui est Me and Bobby m c g e e qui est une reprise d'une chanson de Chris c h r i s t o p h e r s o n Et、euh, ça avait été le numéro 1、euh, en、ah ouais? janvier au Billboard. Et c'est ça,、euh, c'est par la suite qu'on a sorti l'album. On a quand même attendu. Oui,、euh, un, un peu, le, un, le, un, le un peu. Part, On va l'entendre un peu plus tard, cette pièce、euh, dans l'émission. bien sûr, puisque c'est 1971. m a i s oui, oui. oui. En <rire> 1977, cette fois-ci, suite à une descente dans une chambre d'hôtel, Keith Richards est arrêté pour possession de 22 grammes d'héroïne et 5 grammes de cocaïne. C'était à Toronto, bien sûr, et ça a été, u、euh, n moment difficile, ouais. sa、ouais, ouais. grosse descente aux enfers,、oh, malheureusement. Lui qui、euh, a, donc, évité le Canada pendant plus d'un an et demi、mm -hmm. pour finalement、euh, se faire donner comme sentence de jouer deux concerts bénéfices avec les、mm -hmm. Ringstones o l l pour les événements. Divers, euh, ouais. euh, ce, que, ce que ça a eu de bon, c'est que ça a stoppé, ça stoppé ça, ça, sa, sa consommation. Sa consommation, oui, vraiment,、prendre. parce qu'il était、euh, dans une, une grosse bande descendante. Là,、oh, oui, tout à fait. Quand même, 22 grammes d'héroïne, c'est considéré comme、mm. euh, un, euh, non pas une dose, mais c'est une quantité faite、mm. pour la vente. C'est、ouais. vraiment pas d p o d c p e r s o n n e l l C'est ça. On pensait qu'il était trafiquant. Vraiment, exact. C'était、euh, très gros.、Mm -hmm. En 1977, cette fois-ci, toujours la même journée, en fait, Led Zeppelin se voit dans l'obligation d'annuler sa tournée mondiale à cause d'une amygdalite de Robert Plant qui n'a pu faire n c h a î n e r t o u r n é e je dirais, pas fatale, mais une tournée vraiment vouée à l e suite de malheurs. Il semble-t-il que les spectacles qu'ils ont donnés à cette tournée n'étaient pas terribles. Robert est tombé malade comme ça. Et quand on a repris la tournée à l'été, Euh, eh bien, là,、euh, c'était、euh, é de courte durée, puisque le fils de Robert Plant est décédé ouais, aussi, à ce moment-là d'une infection、euh, rare, et、euh, c'était pas mal la fin de l a d i s c i p l e C'est vraiment dommage. C'était très triste. Le 27 février 1991, James Brown est relâché de prison après deux ans d'une sentence de six. Le, donc le Godfather of Soul, le, le grand maître du, du, du funk, a. Malheureusement, ben,、ah, l e dossier criminel le plus épais de toute l'industrie de la musique avait,、mm -hmm. en fait, le dossier, puisqu'il est décédé, mais、ouais. quand même,、euh, deux ans, c'est une sentence de six, et je crois que deux jours après être sorti de prison, il était de retour sur scène déjà. Donc,、ouais. euh, il était très productif encore. <rire> et chanceux d'avoir un grand public. Oui, oui, quand même, <rire> oui. Et、euh, finalement, le 27 février 2008, Roger Waters annonce qu'il fera une dernière tournée soulignant le 35e anniversaire de Dark Side of the Moon.、Euh, il a également fait la même chose avec The Wall, qui、euh, est prête se terminer la tournée. Si ce n'est pas déjà fait, là... Bon, je sais qu'il y avait quand、ah, même beaucoup beaucoup de, de dates, sans、euh, ouais. quelques.、Euh, ça, c'était vraiment un spectacle fantastique. Ce qu'on m'a dit,、ouais, c'est、ouais. des... peut-être un spectacle Plus spectaculaire, je dirais. C'est ce que、euh, j'ai lu. Que j'ai vu. vu. Oui, on f a il t i、euh, y a, a, a un e très bel l e article justement là-dessus dans、mm -hmm. le Mojo du mois de décembre où on parle justement de Roger ouais, Waters à tourner et sa tournée.、Euh, c'était vraiment hallucinant.、Là. Ça sent vraiment génial.、Ouais. Malheureusement, j'ai manqué ça. Ah,、ouais. ça c'est triste parce que、euh, c'était quelque chose. C'est q u Il y a aussi tout l'aspect des prix des billets qui est là-dedans qui est、oh, quand même、euh, assez ouais, élevé. C'est、ouais, ouais, ouais, ouais. quand même. C'est justifié pour des gros artistes ça, par contre. Ça, ça sent bien ridicule. Oui, c'est ce qui est malheureux. Ce côté-là, il. C'est dommage.、Ouais. Eh bien, merci beaucoup, Simon. Encore、plaisir. une fois, je vous rappelle que Simon a sa propre émission hein, le, le jeudi soir à、mm -hmm. 21h, qui est la saveur du moment. Et、euh, il participe aussi à l'émission du matin de, les jeudis avec、euh, F.O. et、euh, Mathieu. Oui. Donc,、euh, dans ta chronique Phénomène. Exactement. Où tu nous parles justement de phénomène s de la musique rock. tu nous présentes quoi, jeudi prochain?、Euh, comme ça va faire 20 ans qu'il est décédé,、euh, on va parler de Serge Gainsbourg la semaine prochaine. Ah,、là. donc on n'est plus dans le rock. Non, c'est ça, on、mmh. e n va plus. Ben, c'est, en fait, c'est un peu un phénomène spécial,、mmh. vu que, donc, c'est, une date i l y a quand même、là. beaucoup de matériel、euh, qui entoure、euh, Gainsbourg. o、ouais. u、euh, i Est-ce que tu vas consacrer une seule chronique ou plusieurs? Je vais voir ça、mmh. lorsque je vais, vais rédiger. Le papier, ça se peut que ça s'étire、ouais. un peu. Et aussi, tu participes à l'émission de Dany, l'émission du midi. Exactement. Où tu présentes ta c r o n i q le scout des internets. Oui.、Mmh. Encore une fois, merci beaucoup. Ça fait plaisir.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 Et au menu, on va entendre des artistes, des groupes qui ont sorti des albums cette année-là, bien sûr, comme April Wine, Pagliaro, Uriah Heep, Blood, Sweat and Tears, Blood Rock, Cactus, Free, King Crimson, Emerson, Lagan Palmer. Van de r Graaf Generator, Pink Floyd,、uh, Gong, Gentle Giant, Alice Cooper et Caravan. Beaucoup de rock progressif parce que c'était pas mal le, le, le sommet du rock、euh, progressif. Ben, sans dire le sommet, c'est des grosses années pour le rock progressif 71,、oh, ouais, 72, ouais. 73. c e s t une période、euh, glorieuse pour ce style musical. À travers tout ça, je vais vous parler d'un groupe australien très obscur qui a enregistré un seul album homonyme en, en 1971, un groupe du nom de Fanny Adams, et je vais vous faire tourner une face entière d'un vénile classique paru en 1971 d'album Street Corner Talking de Savoy Brown. On va débuter tout ça avec un peu de jazz rock du début des années 70 avec Blood, Sweat and Tears. Go Down Gambling, vous êtes à l'antenne de la Radio Campus, la station des m é l o Manés, la seule à diffuser du vrai rock à Trois-Rivières. C'est fou! 99.1! c a p s u L'Association e i n f o c m p u l a s générale des étudiants de l'Université du Québec à Trois-Rivières est présentement en recherche de candidats pour combler les différents postes qu'elle offre. Les étudiants ont jusqu'au 9 mars pour s'inscrire. Ceux qui désirent soumettre leur candidature obtiendront des informations complémentaires et le formulaire d'inscription sur le site web de l'AGE-UQTR situé au age-UQTR.ca ou au local de l'AGE situé au pavillon m é r i é b a u c h e m i n Le scrutin aura lieu du 21 au 24 mars 2011. Les activités de la Ligue universitaire d'improvisation de Toiria v i è r feront relâche lundi le 28 février. Les improvisateurs seront de retour dans leur patinoire le 7 mars prochain, alors que les Bleus affronteront les Verts. La saison tirant à sa fin, la première demi-finale de la Ligue aura lieu le 21 mars à la Chasse-Galbi. Ce sont 32 étudiants au baccalauréat en communication sociale qui se dirigeront vers la ville de Sherbrooke pour participer aux Jeux franco-canadiens de la communication 2011 qui se dérouleront du 2 au 6 mars. Les épreuves regrouperont neuf universités de l'Est du Canada. Ce sera la 15e édition de cette compétition. Sifu leur souhaite la meilleure des chances. Au Vox Pop, on a demandé aux étudiants ce qu'ils allaient faire durant leur semaine de relâche.、Euh, je vais faire beaucoup de travaux parce qu'on a vraiment、euh, beaucoup, beaucoup dans tous les cours. Puis je vais étudier parce qu'on a des examens, hein, au retour de la relâche. Et、euh, je vais aussi aller à Val-Cartier et、euh, au Mont-Tremblant. Je ne sais pas ce que je vais faire d a u t r e que des trucs qui ont rapport avec l'école. Ben, je pense que je vais profiter de ma relâche pour aller、euh, me reposer chez moi, faire des travaux un peu d'école, puis、euh, faire du snow peut-être un peu aussi. Je vais relaxer, je vais essayer de faire du snowboard parce qu'on n'a pas le temps avec l'école, puis、euh, je vais sûrement jouer à des jeux vidéo aussi.、Euh, je vais probablement d a n f o n travailler sur mes études, puis、euh, relaxer si on est du vent, jouer à des jeux vidéo. Je m'en v o i s au jeu de la com!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 Thank you very much for coming to our concert tonight. I know t h a t In a way, it's sad that Bill Graham is closing down the Fillmore, but、uh, I'm sure he'll get into something better. It's been lovely working for you this evening. Good night. Good night. <laughs> ブレイザーパイ・エリー・モーターズ、アクロー・アクリス・デ・ハピ・トゲトル、 Les anciens des Turtles faisaient partie du groupe de Frank Zappa. Et ça, c'est l'album du spectacle qui marquait la fermeture du Fillmore East du promoteur Bill Graham, producteur Bill Graham, salle de spectacle légendaire qui était devenue trop petite, donc pas rentable pour faire venir et présenter les grosses vedettes de l'époque comme les Doris Led Zeppelin,、uh, Deep Purple ou les Rolling Stones. Et c'est Frank Zappa et les Mothers qui ont présenté comme ça le spectacle de fermeture、euh, accompagné de John et Yoko en tant qu'invité surprise s au dernier rappel. Enregistrement qu'on peut entendre sur、euh, l'album double Sometime in New York City de John Lennon. Juste avant Frank Zappa, on a entendu Brockle Harum avec la pièce Simple Sister tirée du disque Broken Barricades, le dernier album sur lequel apparaît le guitariste virtuose Robin Drower qui a quitté peu de temps après. Pour entreprendre une carrière solo brillante dans les années 70. Et au début du b l o c on a entendu un des gros u p e pionniers du mouvement jazz-rock Blood, Sweat and Tears avec la pièce Go Down Gambling, tirée du disque Blood, Sweat and Tears 4. Midi 33, vous êtes à l'émission Classique en compagnie d'Anne Lafer, e une émission entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps. Aujourd'hui, je vous présente ma deuxième et dernière émission entièrement consacrée à l'année 1971. C'est-à-dire que cet après-midi, je vous présente uniquement des albums qui sont sortis cette année-là. Très bonne année musicale. On va maintenant poursuivre avec trois gros canons de l'année 1971. Dans un moment, on va entendre j a n i s Joplin avec le numéro 1 de janvier, ainsi que les Three Dog Nights avec un des gros succès radio de l'été 1971. Mais tout de suite, on écoute les Canadiens Five Man Electrical Band Signs. Vous êtes sur les ondes de la station des Mélomanes. La radio Campus est la seule à diffuser du vrai rock à Trois-Rivières. C'est fou, 89 FM.、Mmh. So I tucked my hair up under my hat and I went in to ask him why. He said, you look like a fine, upstanding young Shot on sight. So I jumped on the fence and he yelled at the house Hey, what gives you the right to put up a fence to keep me out or to keep Mother Nature in? If God was here, he'd tell you to your face Man, you're some kind of sinner. Supposed to be here. Sign said you got to have a membership card to get inside. of it all. I didn't have a penny to pay. So I got me a pen and a paper, and I made up my own little sign. Bobby thumbed a diesel down just before it rained and rode us all the way to New Orleans. I pulled my harpoon out of my dirty red bandana. I was playing soft while Bobby sang the blues. <laughs> When she'll walk for slapping time, I was holding Bobby's hand in my a n We sang every song that d r a v i t knew. a Nothing e r word for o n t h left to lose. Nothing. I mean, nothing, h o n e y if it ain't free. No, no. yeah, Feeling good was easy, l o v e when he sang the b l u e s You know, feeling good was good enough for me. Good enough for me and my bobby. My h e n d is just another word for nothing left to lose. Nothing that's all that Bobby left me. But a feeling good was easy, l a l o n d When he sang the blues, Hey, feeling good was good enough for me,、mm -hmm. good enough for me and my Bobby. Avec la pièce Old Fashioned Love Song qui a beaucoup cartonné sur les、euh, radios américaines à l'été 1971. Juste avant ça, on a écouté Janis Joplin avec une、euh, chanson de Chris Christofferson, Me and Bobby McGee, numéro 1 du Billboard en janvier et un succès post-mortem puisque Janis était décédé、euh, l'automne précédent 1970. C'est tiré de l'album Pearl. Qui est paru en février 1971, il y a 40 ans, et incroyablement, c'est la première fois que je diffusais cette pièce à Rock c l a s s i q u en e quasiment 15 ans. Au début du bloc, on a entendu le Five Man Electrical Band, un groupe de Ottawa qui a obtenu beaucoup de succès en Amérique du Nord, des One Hit Wonders, avec le 45 Tours Signs qui était numéro 3 du Billboard le 10 juillet 1971, une chanson très anticonformiste.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 Qui ont fait leur début discographique en 1971, soit April Wine et Chilliwack. Mais tout de suite, on va écouter des artistes québécois. Dans un instant, on va entendre Palierro. l Et tout de suite, on écoute、oui. les Sinners. EV,、oui. vous êtes à l'antenne de la Radio Campus, la station、oui. des mélomanes. Et la seule,、oui. absolument la seule, à faire tourner du vrai rock à Trois-Rivières. C'est f o u x 80 FM.、Mm. r o c Classique jusqu'à 17h. Chronique cinéma, littéraire et plus encore, tous les mercredis après-midi, prends ta dose! p o n s u n e patate. Une petite tape et v'là o i des coups pour les. Yo, dude love, ça n'a pas l'air d'aller, toi. Voilà, il a fallu que je lâche ma job. h comment ça?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 Lundi au jeudi de 7h à 9h. Rassemble un p e t i pour toi aujourd'hui. Pour écouter vos émissions en direct partout sur la planète, c'est Faux.ca. Pour la programmation de votre radio, c'est Faux.ca. Pour des entrevues, pour des informations sur la scène émergente.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 Ainsi que la présence d'une infirmière et d'un médecin. Tous ces services, e t p l u s sont pour vous, avec vous. Venez nous rencontrer au 1275 d'avion Albert-Dessier de l'UQTR. Le service aux étudiants, pour vous, avec vous. Très, c'est fou dans 11 a s 89? 1 2, 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 c o v e r t Chilliwack avec leur premier gros canon en carrière, Lonesome Mary, s'est tiré de leur premier album homonyme qui est sorti en 1971, tout comme、euh, les, les, la formation de Montréal qu'on a entendue juste avant ça, c'est-à-dire April Wine avec Fast Trains, a été le premier succès、euh, pour ce groupe originaire de la Nouvelle-Écosse. Et,、euh, ça nous vient de leur、euh, premier album homonyme, qui est bien sûr paru en 1971. On a aussi entendu Pagliaro avec Rain Shower, une pièce en anglais qu'on retrouve sur、euh, son album. Lui aussi, c'est un album homonyme, Pagliaro,、euh, album sur lequel on voit,、euh, on retrouve sur la pochette un gros plan de son visage avec、euh, des grosses lunettes noires. Et au début du bloc, on a entendu Les Sinners avec Heavy. Pièce qu'on retrouve aussi sur un album homonyme, tout simplement intitulé Les Sinners, qui est paru, bien sûr, en 1971. Des, des groupes, dans le cas de Pro Wine et Chilliwack, qui ont fait une longue carrière, mais qui a débuté comme ça en 1971. Trésor 2, vous êtes à l'émission c l a s s i q u en e compagnie d'Alain Lefebvre, une émission entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers l e t e m p s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 Qui sont sortis cette année-là. Très bonne année musicale. On va poursuivre avec un b l o c qui est constitué d'artistes qui ont fait leur début, eux aussi, et sorti un premier disque en 1971. Dans un moment, on va entendre Nazareth et UFO, mais tout de suite, on écoute Thin Lizzy. Vous êtes à l'antenne de la Radio Campus, la station des m é l o m a n e s et la seule, absolument la seule, à diffuser du vrai rock à Trois-Rivières. C'est faux. 89.1 FM. Set and get the man's a u t the blaze of victory. Like a lonely man who stands on the sea chart n I am a f r a i d As weary as I be, I try, I see my sea. just blew in Just, Just Wind just blew you got to run in your l o o t the wind just b e w in. Look what the wind just blew in. Look what the wind just blew in. Look what the wind just blew in. Like、Are you looking for trouble? On vient d'entendre un petit b l u f f constitué comme ça d'artistes qui ont fait leur début et sorti un premier album en 1971. On vient d'entendre la formation écossaise Nazareth avec la pièce Witch Doctor Woman qui ouvre leur album homonyme.、Euh, Ce n'est pas un album essentiel, mais c'est un bon premier album, fort correct pour un début. Juste avant ça, on a entendu UFO, groupe.、Euh C'est un peu inconnu ici en Amérique du Nord, mais、euh, véritable, quasiment un groupe culte en Europe. Ce qu'on a entendu, c'est la reprise Come On Everybody de Eddie Cochran, qu'on retrouve bien sûr sur leur premier、euh, homonyme, qui est lu i avec sans être、euh, absolument pas essentiel, mais、euh, c'est un bon album、euh, correct pour、euh, un début comme ça. Et au début du b l o c on a entendu Thin l a z s y avec Look What the Wind Blue In s'est tiré, évidemment, de leur premier album homonyme qui, lui, contrairement aux deux autres, n'est vraiment pas très bon. Ça lui a pris pas mal de temps à faire l'inert avant de se raffiner et de pouvoir enfin offrir quelque chose de bon, de vraiment bon à, au public parce que c'était assez mal parti, disons, avec ce premier album homonyme de 71.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 On va poursuivre avec un bloc、euh, vétéran des années 60, des gens qui se sont surtout illustrés dans les années 60, mais qui continuent à faire beaucoup de vagues comme ça au début des années 70. Dans un moment, on va entendre The Low Spark of the High Heel Boys, mais tout de suite, on écoute Thin Years After. I'd love to change the world. Vous êtes sur les ondes de la radio campus. La station des mélomanes est la seule à diffuser du vrai rock à Trois-Rivières. C'est f o u フェムエブリウェルフリーツェ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 Avec la très belle pièce The Low Spark of the High Hill Boys, et qui donne son titre à cet album de 1971. J'étais très content quand Steve Winwood l'a joué lors de son concert à Québec l'été dernier. Juste avant ça, on a entendu Ten Years After I'd Love to Change the World c'est tiré de l'album Space, Space in Time, qui est paru bien sûr en 1971 et qui est un, est un des bons albums de Ten Years After.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 Dans un moment, on va entendre les Texans de Blood Rock avec une pièce très ambiante de leur troisième album. Mais tout de suite, on écoute Argent Cast Your Spell Uranus. Vous êtes sur les ondes de la radio des Mélomanes, la seule, absolument la seule à faire tourner du vrai rock à Trois-Rivières. C'est faux! 89.1 FM!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 La formation Texan e Blood Rock avec la pièce Breach of Least qu'on retrouve sur leur troisième album, tout simplement i i t u l é Blood Rock 3, paru évidemment en 1971. C'est une pièce qui est dans la même veine que leur classique DOA qui a eu beaucoup, beaucoup de succès. Qu'on retrouvait sur l'album précédent qui est paru en 1970. Juste avant ça, on a entendu Argent avec Cast Your Spell Uranus et c'est tiré de leur album Ring of Ends, paru évidemment en 1971. 13h48, vous êtes à l'émission Rac Classique en c o m p a g n é d'Alain Lefebvre, une émission entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps.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 De Savoy Brown, un petit bijou du mouvement blues rock britannique. Mais pour le moment, je vous parle maintenant de mon groupe obscur de la semaine. Et oui, on en est arrivé à la chronique du groupe obscur. Je vous parle d'un quatuor australien du nom de Fanny Adams qui ont sorti Un seul et unique album en 1971, f a n n y Adams, qui faisait du hard rock typique du début des années 70, fortement influencé par des groupes comme Cream et Mountain. Curieusement, le groupe a été formé en Angleterre par le guitariste Vince Maloney et le chanteur Doug Parkinson, qui ont recruté le batteur Johnny Dick et le bassiste Teddy Toy. e Quatre types avec des dégaines de hors-la-loi, des mines patibulaires. Certains considèrent leur seul et unique album homonyme comme exceptionnel et, question de vous en faire une petite idée, on va tout de suite en écouter deux extraits par les, parmi les meilleurs. Vous êtes sur les ondes de la radio des Mélomanes, la seule à faire tourner du vrai rock à Trois-Rivières. C'est f o u 89.FM! Quatuor australien très obscur, Fanny Adams. On vient d'entendre deux extraits de leur seul et unique album homonyme, p a r a n 1971. On vient d'entendre la pièce Ain't No Loving Left qui ouvre l'album en force. C'était précédé de la très dynamique Yesterday Was Today. Certains considèrent leur seul et unique album homonyme comme exceptionnel, mais personnellement, je suis infiniment plus mesuré. Il y a de bons moments, comme les deux pièces qu'on vient d'entendre, mais il y a aussi des longueurs et des choses plutôt banales. Néanmoins, je pense que ça vaut le détour pour les amateurs d'obscurité des années 70. Ça n'a pas connu de succès spectaculaire et le groupe、euh, s'est démantibulé après la sortie de leur album homonyme. À ma connaissance, seul、euh, le batteur Johnny Dick et le bassiste、euh, Teddy Toy ont connu une carrière musicale en dehors de Fanny Adams, mais ce fut avec、euh, des formations encore plus obscures que cette dernière, soit les Wild Cherries et les Colored Balls. Et les Wild Cherries, il ne faut pas confondre avec la formation américaine Wild Cherry qui a eu un énorme succès、euh, au milieu des années 70 avec p l a y That funky music. Voilà pour cette petite présentation de Fanny Adams. J'espère que ça vous a plu. La semaine prochaine, je vais vous présenter un autre groupe obscur, un groupe allemand des années 70, tellement bon en fait que je vais vous le présenter en deux parties. Je parle du quintet Message. C'est donc un rendez-vous.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 Pour le moment, c'est le temps de vous présenter une face complète d'un album vénile classique qui est paru comme ça en 71. Et cette semaine, je vous présente un véritable petit bijou du mouvement blues rock anglais, c'est-à-dire le d i s q u e Street Corner Talking de Savoy Brown. Savoy Brown qui est C'est un des incontournables du blues britannique de la fin des années 60, début 70. Ils étaient dirigés d'une main de fer, si je puis dire, par le guitariste Kim Simmons, qui était réputé pour son très mauvais caractère, tellement que ça a eu pour conséquence que Savoy Brown est toujours demeuré un groupe très instable, incapable de garder une formation stable. Ils ont enregistré de très bons albums comme ça à la fin des années 60, comme, entre autres, Blue Matter, Et Ross Siena, que je vous ai présenté l'année dernière dans une chronique, une face complète d'un album Véné de la Sique s l a u t o m n e dernier. Ils ont connu beaucoup de succès en Amérique du Nord au début des années 70, tellement qu'ils en, ils se sont même payé le luxe de remplir le forum et le Colisée de Québec à cette époque. À un certain moment, Savoy Brown ont présenté une formation vraiment excellente qui comprenait le guitariste Dave Perret, t le bassiste Tony Stevens et le batteur Roger Earl qui ont malheureusement quitté le groupe après l'album Lookin' In de 1970 pour aller former Foghat qui eux ont eu beaucoup de succès aux États-Unis. Kim Simmons a donc été contraint de repartir à neuf et de recruter de nouveaux musiciens, ce qui, en général, aurait dû l e s b r a n l e r solidement. Eh bien, non, puisqu'il a recruté l'excellent claviériste et guitariste Paul Raymond, le bassiste Andy Sylvester et le batteur Dave Bidwell, trois ex-membres d'un autre des gros noms du blues anglais de la fin des années 60, la formation Chicken Shack, ainsi que le chanteur du groupe Idol, du groupe Idol Race, Dave Walker. Avec lesquels Simmons a produit comme ça un de, des meilleurs albums, un de ses meilleurs albums en carrière, q u i est intitulé Street Corner Talking et qui est paru dans une pochette très sympathique、euh, qui fait typiquement début des années 70, une pochette qui nous montre une rue animée dans une grande ville par une belle journée d'été. C'est vraiment un petit bijou de blues rock dont on va tout de suite écouter une face au complet, la face 1 au complet. Street Corner Talking de Sally w Brown. 891FM。 That's why I have to go. Brown. On vient d'entendre la f a c e 1 au complet d'un de leurs albums v i n y l e classique Street Corner Talking de 1971. On vient d'entendre Time Does Tell, une pièce à saveur funk. C'était précédé de I Can Get Next to You et de Let It Rock, Rock'n'Roll on the Radio. Au début, on a entendu Tell Mama, la pièce qui ouvre l'album et qui est aussi sortie en 45 tours et qui a eu un certain succès. Street Corner Talking, c'est un album qui a démontré que Kim Simmons pouvait faire face au revers de fortune, mais cependant, ça ne l'a pas fait grandir en sagesse car il a continué à avoir une attitude négative envers ses musiciens et un mauvais caractère. Et la formation de Street Corner Talking n'a pas résisté à l'album suivant, Hellbound Train, puisque le bassiste Andy Sylvester a q u i t t é peu de temps après et、euh, l'année suivante, ce fut au tour du chanteur Dave Walker qui a quitté pour rejoindre Fleetwood Mac. Les albums suivants de Savoy Brown sont devenus de moins en moins intéressants. Aujourd'hui, Kim Simmons continue de tourner sous le nom de Savoy Brown, mais、euh, il, ne soulève, il soulève bien peu d'enthousiasme et il est uniquement connu des experts、euh, du genre. Voilà pour cette petite présentation de cet album classique.、Euh, J'espère que ça vous a plu. La semaine prochaine, je vais vous présenter une autre face d'un autre album classique、euh, vénile paru en 1971, c'est-à-dire l'album.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 Je l'ai dit plus tôt avec Simon Fitzbé, a、euh, l'année 1971,、euh, c'est une des très bonnes années、euh, dans le domaine du rock progressif. C'était très fort, le rock progressif à cette époque-là, 1971, 72, 73, 74.、Euh, évidemment, ça s'est gâché、euh, de façon assez spectaculaire, passé 1976, 77. Mais en 1971, c'était vraiment l'apogée, je dirais. De ce genre musical. D'ailleurs, on va le voir dans le prochain bloc, puisqu'on va entendre Gentle Giant et Caravan. Mais tout de suite, on écoute King Crimson avec Ladies of the Road tiré de l'album Islands. Vous êtes sur les sons d e de la Radio Campus, c'est fou! As sweet as holy water. Said, I'm a school reporter. Please teach me. I taught her. Two f i n g e r e d l e v i s sister. Said, peace. I stopped, I kissed her. Said I'm a male r e s i s t o r I smiled and just unzipped her. green From Gentle Giant, you're listening to the Rock Classic on 89.1 FM. Up from the sea to the sky, c r y i g Hey, yeah, h o l d on. Just one sorry scream and a desperate cry, c r y Hey, yeah, h o l d on. t h e y r last and before them, before t h e y How strange when you think that the sea was their way, and the meaningless death is the price they pay. For their living was made for the deep, to their people in comfort and p e a c All the people and places there, y never to be seen again, never to be loved, and their last embrace. And the kiss has a s o bitter taste.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 Where a l l the Boy Scouts? Stop the t h i n k They'll be coming back again. Those nasty, grumbly grimblins. And they're climbing down your chimney. Yes, they're trying to get in. Come to take your money. Isn't it a sin? They're so thin. There's black pockets in the sky. Don't leave your dad in the r a i Cigarettes burn bright tonight, they'll all get washed down the grave. So we sail away for just one day to the land where the p u n k weed grows. You won't need any money, just fingers a n d your toes. When it's dark, our boat will park on a land of warm and green. Pick our fill of punkweed and smoke it till we bleed, that's all we'll need. w h i l e sailing back in morning light, we'll wash our t e e t in the sea. And when the day gets really bright, we'll go to sea drinking tea. Avec la pièce titre de l'album In the Land of Grey and Pink, qui est un des très grands albums de rock progressif de l'histoire. Vraiment très très bon ce disque. Juste avant ça, on a entendu Gentle Giant avec Rack. Ça nous vient de, du deuxième album de Gentle Giant, Acquiring the Taste, qui aussi c'est un de mes préférés de Gentle Giant, cette formation culte. Qui était surtout、euh, très populaire ici au Québec, mais euh, curieusement, euh, à peu près、euh, nulle part ailleurs. Au début du b l o c on a entendu King Crimson avec、euh, Ladies of the Road, c'est tiré de leur album Islands.、Euh, un thème surprenant et bizarroïde de la part、euh, de Robert Fripp,、euh, Ladies of the Road, puisque ça, ça parle de groupie.、Euh, Thème,、euh, je dirais surprenant, puisque Robert Fripp ne m'est jamais apparu、euh, très chaleureux. J'ai de la misère à l'imaginer avec des groupies.、Hein. En tout cas, on est loin de David Lee Roth. Il y a plusieurs années,、euh, j'ai rencontré un monsieur、euh, pour qui、euh, l'album Islands était、euh, son préféré. de tous les temps. Je dois dire que je ne partage pas son enthousiasme parce que malgré、euh, plusieurs écoutes, je n'ai jamais vraiment accroché sur Islands. Je préfère de loin le premier ou encore surtout, surtout l'album Red qui est paru、euh, trois ans plus tard en 1974.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 Dans le domaine du très, très, très, très bizarroïde, puisque dans ce moment, on va entendre、euh, les formations Gang et Van de Graaff Generator. Mais tout de suite, on, on écoute une pièce euh, des u、euh, inventeurs s du space rock, Hawkwind Silver Machine. Vous êtes sur les ondes de la Radio Campus, la station des Mélomanes et la seule à diffuser du vrai rock à trois r é v i a g e s C'est vous, 89 FM. En Mauricie, les mardis de la relève du Gambrinus en sont maintenant à leur 14e édition et c'est maintenant le temps de t'inscrire. Plus de 10 000 en prix seront remis au groupe participant. Inscris ton Ben dès maintenant en remplissant le formulaire d'inscription disponible au Gambrinus. Nombre de places limitées. Les mardis de la relève du Gambrinus, un événement en production Joshua et Sifu 89.1. Le c a n a e peut m a r e r 4 buts. d é s u i n Hey, wow, ouais, ben bonne, t a bien. C'est quoi? f o s t o brou?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 Graph Generator, alors meilleur à mon avis, avec、euh, la, une pièce instrumentale, une composition de George Martin, Theme One, une composition q u i a,、euh, je crois que c'était pour une émission télévisée en Angleterre. Et c'est une pièce qu'on retrouve sur、euh, l'album Pawn Hearts. Mais là, il faut faire attention parce qu'on ne la retrouve pas sur toutes les éditions. La première、euh, copie vénile que j'ai achetée de cet album, Pawn Hearts, on, la, on retrouvait. cette pièce t e a m e 1 sur la, sur la face 1, u h sauf que je l'ai tellement écoutée et réécoutée que, à un moment donné,、euh, l'album était tellement magané, tellement massacré, que j'ai dû en racheter une deuxième、euh, copie, un deuxième exemplaire,、euh, sauf que sur cette réédition,、euh, on ne trouvait pas,、euh, la pièce t e a m e 1 à mon grand désarroi. pas plus que sur les premières éditions CD, de cet album. Finalement, on, ce n'est qu'il y a quelques années, il y a quatre ou cinq ans, lorsqu'on a, sorti les, les, dernières rééditions avec pièces en bonus q u o u finalement, on a accès à cette pièce Theme One que je trouve vraiment très bonne. Juste avant ça, on a entendu、euh, Gong, oui, les très excentriques Gong avec You Can't Kill Me, qui de façon surprenante a eu pas mal de succès en 1971.、Euh, c'est une pièce qu'on retrouve sur ce qui est considéré comme un de leurs grands albums, un de leurs meilleurs albums, l'album Camembert é l e c t r i q u e Et au début du vlog, on a entendu Hawkwind avec、euh, Silver Machine, et ça, c'est une pièce qui a eu beaucoup de succès en Angleterre, mais、euh, nulle part ailleurs.、Euh, C'était paru en 45 tours à l'époque et on la retrouve en pièce b o n n e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 Et aujourd'hui, je vous présente ma deuxième et、euh, dernière émission entièrement consacrée à l'année 1971, émission vraiment spéciale. C'est-à-dire que cet après-midi, je vous présente uniquement des albums qui sont sortis cette année. -là. Une très bonne année musicale. On va poursuivre toujours dans le domaine du rec progressif. Dans un moment, on va entendre Pink Floyd ainsi que le Mahavishnu Orchestra. Mais tout de suite, on poursuit avec les Italiens de Le s Orme.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 Say, s a e say, n a y o a y say, say, say, say, say, say, say, Floyd Et le chien chantant Seamus qui clôture comme ça à la face A de leur album Vinyl e c l a s s i q u e Metal. C'est un de leurs meilleurs albums. Évidemment, c'est paru en 1971. Pink Floyd qui r e t r o u v a ici t i comme ça leur s racine s blues. Juste avant ça, on a entendu une formation associée au rock progressif, c'est une formation de, de fusion. Ma a Vishnu Orchestra. Avec、euh, la pièce Meeting of the Spirit, s c'est la pièce qui ouvre、euh, leur premier album et probablement leur meilleur, The Inner Mounting Flame.、Et、au début du b l o c on a entendu un trio italien, Les o r m e s avec la pièce titre de leur premier album Collage, qui est paru bien sûr en 1971. 15h20, vous êtes à l'émission Ecclésique en compagnie d'Alain l e f e v r e une émission entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps.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 a s o n Lagan, Palmer, avec un de leurs chefs-d'œuvre, la pièce-titre de leur deuxième album, Tarkus, qui a fait d'eux un des plus grands groupes, un des groupes les plus importants des années 70. 15h41, vous êtes à l'émission c l a s s i q u en u compagnie d'Alain Lefer, une émission entièrement consacrée aux racines du rock, à l'évolution du rock à travers le temps.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 On va entendre dans le prochain bloc, entre autres, Birth Control et Atomic Rooster. Mais tout de suite, on va poursuivre avec、euh, un groupe, une formation grecque avec laquelle Demis Roussos a fait ses débuts professionnels. Et vous allez voir que c'est très différent de ce pourquoi Demis Roussos a été très connu par la suite. Aphrodite's Child.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 Allemande Birth Control avec la pièce Stop Little Lady qui ouvre leur deuxième album Operation qui est paru bien sûr en 1971. Juste avant ça, on a entendu Atomic Rooster avec la pièce Devil's, Devil's Answer, pièce qui a eu connu pas mal de succès sur 45 tours en Angleterre. On la retrouve aussi sur l'album In Hearing of. Et、au début du blog, on a entendu la formation, le trio grec a p h、euh, r o d i t e Child avec The Four Horsemen, une pièce tirée de ce véritable classique, album classique du rock progressif qui est 666. 16h02, vous êtes à l'émission r o c Classique en compagnie d'Alain Lefer, une émission entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps. Aujourd'hui, je vous présente ma deuxième et dernière émission entièrement consacrée à l'année 1971. C'est-à-dire que cet après-midi, je vous présente uniquement des albums qui sont sortis cette année-là. Une très bonne année musicale. On va poursuivre maintenant avec du matériel beaucoup plus musclé. Dans un moment, on va entendre une de mes pièces préférées de Alice Cooper. En fait, peut-être ma pièce préférée de Alice Cooper. On va aussi entendre le MC5, mais tout de suite, on écoute Cactus. Vous êtes à l a n t e n n e de la seule station à diffuser du vrai rock à Trois-Rivières, CIFO u 8 9 FM. You're o n g w f m h e s t n o u r t é l c l a s s i q u e jusqu'à 17h.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 Alice Cooper avec les deux longues pièces qui clôturent son excellent album Killer, c'est-à-dire les pièces Dead Babies suivies de la pièce éponyme Killer. C'est、euh, euh, le deuxième album que Alice a sorti en 1971, puisqu'il avait d'abord、euh, fait paraître l'album Love It to Death, qui est vraiment、euh, un très bon disque.、Euh, Alice avec son groupe était vraiment à leur sommet à ce moment-là. Dans la première、euh, moitié des années 70, avant qu'il、euh, prenne euh, comme ça、euh, le, la tangente en solo. Et d'ailleurs,、euh, il a annoncé dernièrement qu'il allait ressortir, pas ressortir, mais、euh, qu'il allait faire paraître un nouvel album qui se trouve être la suite de son premier album solo, Welcome to My Nightmare. Ça va s'intituler、euh, de la même façon, sauf qu'on a remplacé le 2TO par、euh, le chiffre、euh, 2. Donc, Welcome to My Nightmare. Et、euh, c'est un album qui a été produit,、euh, semble-t-il, par Bob Ezrin, qui est aussi、euh, le responsable de, de tous les plus grands albums que Alice a fait paraître, dont celui-là, Killer, de 1971. Juste avant ça, on a entendu le MC5 de Détroit avec Over and Over. C'est tiré du dernier album qu'ils ont fait paraître dans les années 70, High Time. Et au début du bloc, on a entendu Cactus avec Evil. C'est la pièce. Qui ouvre leur album Restrictions. Et eux aussi, Cactus, ont fait paraître deux disques cette année-là en 1971. D'abord One Way to Another, suivi de Restrictions un peu plus tard dans l'année. 16h26, vous êtes à l'émission REC Classic en compagnie d'Alain Lefebvre. Et aujourd'hui, je vous présente une émission vraiment spéciale. C'est ma deuxième et ma dernière émission entièrement consacrée à l'année 1971. C'est-à-dire que cet après-midi, je vous présente uniquement. des Albums qui sont sortis cette année-là. Une très bonne année musicale. D'ailleurs, vous allez le voir dans quelques instants avec une très bonne pièce de Uriah Heep. Mais tout de suite, on va écouter une formation、euh, vraiment très, très rock et très carrée. Formation、euh, inconnue ici en Amérique du Nord, mais、euh, qui est、euh, v r a i m e n t très apprécié en Europe,、euh, surtout en Angleterre. Status quo, on écoute Something Going On In My Head. Vous êtes sur les ondes de la seule station diffusée du vrai rock à Trois-Rivières. C'est fou! 89 FM!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 Chirurgie Vision, 819-693-5757 o u s u r le net, voir Claire. C'est fou, c'est fou, c'est fou. g r o oreilles, Aux oreilles, oreilles 89. e i l l sound Of the first bird singing, I was leaving for home with the storm and the night behind me, yeah, and the road of my own. En 1971,、euh, Manfred Mann、euh, faisait ses débuts avec son Earth Band, lui qui avait connu beaucoup de succès, surtout dans la pop dans les années 60. Et、euh, il a lancé ce premier album homonyme, d'où est extrait cette pièce qu'on vient d'entendre Captain Bobby Stout. Album sympathique, mais、euh, vraiment très ordinaire comparativement à ceux qu'il a s o r t i dans les années suivantes, bien sûr. Juste avant ça, on a entendu Uriah Heep avec、euh, July Morning, très belle pièce, longue pièce tirée de leur troisième et excellent album Look at yourself. Et ça, c'est le deuxième album. Eux aussi,、euh, Uriah Heep était très prolifique et c'est le deuxième album qu'ils ont sorti en 1971, puisqu'au début de l'année, ils avaient fait paraître euh, leur euh, Un petit chef-d'œuvre, Salisbury, dont j'ai fait tourner une face au complet lors de la première émission consacrée à 1971, le 4 février dernier. Au début du blog, on a entendu Status Quo avec Something Going On in My Head. C'est tiré de l'album Dog of Two Heads. Status Quo, qui, comme je l'ai dit avant le blog, c'est un groupe qui n'est pas tellement connu en Amérique du Nord. Je dirais même. Quasiment inconnu.、Euh, mais par contre, c'est un groupe qui est très, très aimé en Europe, surtout en Angleterre. C'est un groupe qui a débuté comme,、euh, en faisant du rock psychédélique et、euh, tranquillement, ils ont pris, euh, une, euh, je dirais, un virage vers、euh, le boogie pour lequel ils sont、euh, très, très, très connus. Un, quand on parle de status quo en Angleterre,、euh, la première chose qui vient à l'esprit des gens, c'est boogie. Et ça, c'est l'album d u g Up to Head. C'est pas mal leur premier dans ce style-là, Boogie. Parmi les concerts à venir au Québec qui pourraient vous intéresser, eh bien, demain soir, pour les amateurs de métal, Trois-Rivières m é t a l présente Horfiction, Vortex, Calter et Immersed. Et ça aura lieu au Rock Café l e s t a g e de la rue, de la rue, sur la rue Fusée, dans le secteur c a b l e l a m a d e l e i n e Et toujours pour les amateurs de métal, dimanche le 27, Criddle of Filth, n a k Mistium et Torresas seront au Métropolis. Et le lundi, plutôt, ils seront à l i m p é r i a l de Québec. Atheists seront au Petit Campus. Ça va être bon, ça, Atheists. Le mardi 8 mars. Jeudi 10, Apocalyptica sera au Métropolis. Vendredi 11 mars, Capitale du m é t a l présente à son tour Her Fiction, Vortex, c o u t e r et Merce. Cette fois-là, ça va se passer à l'agité de la rue Saint-Joseph. Affiche intéressante, surtout pour mon ami le Dr. Pendragon, puisque Rotting Christ, Malakesh, Haight, Abigail Williams seront au petit campus le mardi 15 mars. Mercredi 16, c a l m a Warcall et Battle Soul sera, seront à l'agité. À l'Impériale et、euh, Calmant qui va sûrement plaire.、Euh, euh, c'est un des groupes préférés de mes amis, les Lutins de l'Enfer. Vraiment qu'ils vont i n s i s t e r à ça, je ne serais pas surpris.、Euh, Buckcherry seront au Metropolis,、euh, eux, le mercredi 16 mars. Le dimanche 20, Cataclysm, Marshall Parish r et trois autres groupes seront au Club Soda. p r o t e s t t h e Heroes, ça c'est pour les amateurs de. Métal progressif assez, assez extrême. Ils seront au National le vendredi 25 mars. Le dimanche 27, Queen of the Stone Age seront au m é t r o p o l i s Joe Bonamassa sera au Saint-Denis le jeudi 31 mars. Samedi 9 avril, Jackson Brown sera à la Place des Arts. The Black Angels sera à la s a l a e à Rossa le mardi 12 avril. Samedi 16, Paul Dianos revenant.、Euh Chanteur original de Harry m a d d e n sera au petit campus de Montréal, bien sûr, le même soir que Accept et Sabaton, et ça, ça va être bon. Sera à l'Impérial le dimanche. Accept sera au Club Soda. Sépulturant, b e l p h a g o r Hate, A Keep of Calisine, Euraxis et Bonded by Blood seront à l'Impérial le mardi 19 avril. Mercredi 20, ils seront au Club Soda. Le même soir que Rush sera au Centre b e l l Symphony X, Nevermore, Soy Work et deux autres groupes seront au Metropolis le lundi 25 avril. Et le mardi, ils seront à la salle Albert Rousseau de Québec.、Et、bien sûr, c'est une présentation de Capital du m é t a l Mardi, mardi, qu'est-ce que je raconte là? Vendredi 29 avril, Razor seront au Fofone électrique. Et finalement,、euh, le samedi 30 avril, Rick e m m e t t et Dave Dunlop de Faux Nine seront à l'Astral.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 Amateur de psychédéliques, plutôt. N'oubliez pas l'émission de mon ami Fred Durand, Le Voyage Insolite, tous les、euh, lundis, de 19h à 20h. Et si vous êtes fan de métal, il、euh, y a aussi、euh, l'émission de mon grand ami, le Dr. Penragon, Réanimation. Toujours les mardis à 21h pour une bonne dose de métal comme ça et de monstruosité orale. Justement, la semaine prochaine, Rack Classic, j'aurai le plaisir de retrouver mon ami le Dr. p e n r a g o n avec qui je vais animer la deuxième moitié de l'émission. Le doc va encore une fois vous présenter ses choix en matière de classic rock. Il va y aller un peu plus dans le hard rock cette fois-ci. Euh, je vais aussi vous présenter une face、euh, d'un album v é n i de classique、euh, paru en 1971. Une autre face, c'est-à-dire、euh, Mad Men Across the Water de Elton John. Et je vais vous parler d'un très bon groupe de hard rock progressif allemand très obscur du nom de Message. Je vais vous présenter plein de nouveautés comme、euh, les nouveaux albums de Wanda Jackson,、euh, Corpic Lanny,、euh, Push Kings,、euh, White Cowbell Oklahoma, Drive-by Truckers. h a v Eel, and the Razors, The New Jacobin Club, et les rééditions des albums de Twisted Sister.、Et、évidemment, mon ami Simon f i t i b é l'historien de C'est Fou, sera là pour vous présenter les éphémérides du rock entre 11h05 et midi. C'est donc un rendez-vous. Je vous laisse avec une dernière pièce d'un groupe qui est,、euh, qui est très peu connu, lui aussi en Amérique du Nord, mais qui a influencé beaucoup de musiciens anglais au début des années 70, le Quatuor Free. On va écouter la balade Be My Friend. On va terminer en douceur comme ça. Puis, est-ce qu'on retrouve sur leur album Highway, paru il y a exactement 40 ans en février 1971. Je vous souhaite une excellente fin de semaine et je vous donne, vendre... <rire> donne,、oui, donne rendez-vous vendredi prochain à 11h05 pour une autre émission classique. Salut!